Wann Qibla présente Le corps en action Madari Jussalikin Allahumma ubsmaillah, alhamdulillah, wal salatu wa salamu 'ala rasulillahi sallallahu 'alaihi wa nastainhu, wa nastaghfiru, wa nagozu billahi taala min shurur anfusina, wa min seeyaat a'malina. Miya'dhihi Allah, falamu dzillah, wa miyul, falahadiyah Wa ašhadu ala illa Allah waḥdahu la shariqalah. Wa ašhadu anna Muḥammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wasallam. Wa ba'd salamu 'alaikum wa rahmatullahi taala barakatuhu. Trahisseurs en islam, bienvenue donc à une nouvelle séance de notre série sur la spiritualité en islam ou bien le cœur en action ou bien Madarij al-Salikin, les sentiers des itinérants, principalement selon les enseignements de l'imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala et toujours avec le fameux chapitre sur le repentir là. Tauba, inshaAllah ou Taala, normalement, inshaAllah la semaine prochaine, inshaAllah ça va être la dernière séance sur Tauba biIdniLlahi, Subhanahu wa Taala, inshaAllah Azawadhihi. On arrive bien sûr à couvrir la matière qui est prévue biIdniLlahi, Subhanahu wa Taala. Qui pourrait nous rappeler très brièvement c'est quoi la Tauba? S'il y a des personnes qui sont ici pour la première fois, peut-être on va partager avec ces personnes là. Que veut dire Al-Tawbah C'est quoi le repentir Qu'est-ce qu'on veut dire par le repentir Ma an al Personne ne se rappelle, c'est quoi à Allah. Revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Revenir vers le droit chemin. Si une personne n'est pas sur le droit chemin... Que ce soit une personne qui est complètement à côté du chemin d'Allah Azza wa ou bien des personnes qui faisaient une personne qui faisait des choses que Allah Azza wa n'aime pas, que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdites ou bien des choses qui font partie de l'injustice et ainsi de suite. Lorsque la personne, elle regrette, elle cesse de commettre ce mal et elle a l'intention de devenir une meilleure personne et de se dédier au chemin de la vérité et du bien dans l'avenir, on appelle ça ta'uba, arrojou ilallahi azawajall, revenir vers Allah subhanahu wa taala. Bien sûr, on parle de ta'uba depuis, ou bien euh, cela se fait euh, plus, plusieurs mois, au en fait. Mais inshaAllah juste pour faire un bref rappel sur la toute dernière partie qu'on a couverte lors des deux ou trois dernières séances, on est en train de parler des types de mal, ce que Allah azawajall il n'aime pas. On a parlé de la question bien sûr du coffre, la mécréance. On a parlé du shirk, le fait d'associer Allah aux autres partenaires. On a parlé d'unifère, l'hypocrisie, et on a parlé un peu la semaine dernière de al-fusour. Foussouk, le fait de se rebeller contre l'ordre d'Allah Azzawajal, de désobéir à Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, Inch'Allah Wa Ta'ala, pour la moitié de la séance. Après ça, la deuxième moitié, ça va être la dernière partie qui nous reste sur la tauba qui va être sur ce qu'on appelle, ce que l'imam Ibn al ici l'appelle, Al-Mashahid, ça veut dire les perceptions qu'une personne pourrait avoir vis-à-vis La désobéissance à Allah Azza wa Que veut dire, qu'est-ce que cela veut dire C'est quoi le message qui est derrière le fait que quelqu'un désobéisse à Allah Azza wa Vous allez voir que là on va parler de plus, certaines choses qui sont reliées à la croyance, qui sont un peu en profondeur, voir ce qui est derrière l'événement en tant que tel. Et ça, ça va être pour la deuxième partie pour aujourd'hui, ainsi que la semaine prochaine, Allah. subhanahu wa ta'ala. Donc revenons à la question de Al-Fusouq. Donc, encore une fois, en arabe, c'est Donc c'est on peut écrire ça, excusez-moi, ça c'est habituellement en anglais, on va lire ça, Foussouq, donc en français ça va être OU, OU. Al Foussouq, c'est quoi On a dit que c'est le fait de désobéir à Allah, qui pourrait nous citer un verset ou bien le sens d'un verset qu'on a mentionné la semaine dernière, qui nous parle de le Foussouq, Foussouq. C'était le verset avec lequel on avait terminé la, la séance de la semaine dernière. Avec Iblis, Là, Bien sûr, je réalise qu'il y a des personnes qui viennent une semaine sur deux et d'autres personnes qui viennent l'autre semaine sur deux. Donc là, on a pris avec le problème des personnes qui se rappellent toujours la séance il y a de cela deux semaines. « Ya ayuhal amanu amanu inja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu » Allah Azza nous parle ici de la question de vérifier l'information. Lorsque quelqu'un qui est fait, qui est décrit par le Foussour, qu'on avait cité que certains ulamas, certains savants de l'islam, ils ont mentionné que dans ce cas bien précis, ça parle d'un menteur. Quelqu'un qui est connu comme étant personne qui ne dit pas la vérité, qui dit beaucoup de mensonges. Est-ce qu'un menteur peut dire la vérité Oui, ça peut arriver. Mais est-ce qu'on va prendre pour acquis Que c'est un menteur, par défaut, si quelqu'un c'est un menteur. Est-ce qu'on va traiter toujours ces informations, ces nouvelles qu'il ramène avec un grain de sel Oui, on doit les vérifier. Parce que si on va se baser sur un mensonge pour construire tout, toute une histoire, pour prendre position, pour euh, émettre des jugements et ainsi de suite, par la suite on va regretter d'avoir accusé des personnes ataw an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Tayeb, la va venir donc ça c'est le fousuq certes avant sans trop entrer dans les détails certes ulama ils ont parlé de ici de le fousuq qui est dans la vie du bamonde, ça veut dire ce la question du jugement ici. Quelqu'un que par le comportement, on va dire ça c'est quelqu'un qui est comme on vient de mentionner par exemple un menteur. Mentor, on ne va pas lui faire confiance. Est-ce que toi, tu donnerais ton, ton argent comme, comme dépôt, comme un menteur, un grand menteur, quelqu'un que tu connais, il toujours dit des mensonges. Est-ce que tu vas lui donner ton, ton, ton argent, ton auto, ta voiture, tes secrets Non, c'est quelque chose qui est, c'est la question humaine ici. On sait déjà, on va, on va être sur nos gardes. Donc, l'être humain, de par la fétra, la nature que Allah Azza wa Jal lui a accordé. Il va faire plus confiance à quelqu'un qui est honnête en général. Bien sûr, ça, ça va venir avec l'expérience. Donc ça, c'est le foussour qui est dans cette vie du bas monde entre nous en tant qu'être humain. Par contre, il y a l'autre foussour qui est entre nous et entre Allah Azza wa Et ça, c'est le vrai sens de al foussour parce qu'Allah, il sait des choses qui sont dans le cœur que nous, on ne sait pas des autres personnes, donc c'est Allah Azza wa qui connaît ce deuxième dans ce deuxième sens, bien selon cette deuxième ligne qui est vraiment le fascique auprès de lui, Iyadam Billahi Azza wa alors là on va commencer à parler ici de l'interprétation, comment comprendre ce mot foussour qu'on va trouver souvent dans le Coran, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ici wa huwa nau'ani, fisqun min jihati l'amal, wa fisqun min al i'tiqad fa fisq al amal naw'an maqrun bil 'isyan wa mufradudi le fusouq à Allah azza wa jalla c'est soit une désobéissance d'action de amal ça veut dire faire le haram ou bien une désobéissance de croyance une désobéissance de valeur de position c'est clair la différence entre les deux donc désobéir à Allah azza wa jalla Faire quelque chose de mal. Ça peut être relié à une action. Quelqu'un a fait une mauvaise action. Ou ça peut être relié à des positions, à des croyances, à des valeurs. Laquelle des deux est la plus grave auprès d'Allah Azza wa Les croyances et les valeurs. Parce que ça, c'est les fondements. Vous comprenez? Comment on va le voir, Incha'Allah. Ta Lorsque le mot foussouk ici, il fait référence au premier type. Donc là, c'est soit les actions... Ou bien, les valeurs et les croyances. Lorsque le foussouk fait référence à l'action. Parfois, il est cité tout seul dans le livre d'Allah Azzawajal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, il nous parle, on a déjà mentionné ce verset, de « Iblis »« Fafasaqa an amri rabbihi »« Iblis » le shaitan, il a commis le foussouk, il a désobéi à Allah Azzawajal parce qu'il a refusé de se prosterner devant Adam alayhi al-salam donc ça c'est un sens plus large Et attention ici ça c'est une règle très intéressante pour bien comprendre le coran pour bien comprendre l'islam en général les textes de l'islam parce que c'est une règle qui a un lien avec la langue arabe plusieurs concepts dans la langue arabe ainsi que en islam peuvent prendre un sens différent dépendant dépendamment de est-ce que le concept est mentionné tout seul ou bien est-ce qu'il est mentionné en compagnie avec un autre concept. Donc, le mot foussouq, lorsqu'il est tout seul, il fait référence à n'importe quelle chose qui est interdite, n'importe quelle chose qu'Allah, Azza wa Jal, il n'aime pas. Par contre, parfois, il est mentionné avec un autre concept qui est, ici, assiyan, ma'asiyah. Est-ce que tout le monde connaît le mot ma'asiyah On a déjà entendu le mot ma'asiyah Ma'asiyah, assa, ma'asiyah, un péché. Habituellement, dit ma'asiyah, c'est assa il a désobéi à Allah Azza wa Jal. alors il nous dit ici que si les deux sont mentionnés ensemble Ossiyan va faire référence au fait de désobéir à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. ne pas faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit de faire alors que Fouchour fait référence à faire ce que Allah Azza wa Jal, il a dit de ne pas faire, vous comprenez ne pas faire une obligation c'est Ossiyan faire un interdit c'est C'est clair? Såså, låt oss känna. Man sony tusan. Fal Mäkruna bilgciyan. Huvartikabu manah Allahu anhu. Bilgciyan. Huvagciyan. Amrhi. Kamma. Alla Allahu alazza wa Jal. La yaqsun Allaha. wa La OK et ça vient avec amr un ordre c'est mentionné asa amr afa'sayta amri un ordre et une désobéissance ça veut dire l'ordre de faire et quelqu'un a désobéi T'avais une question C'est lequel qui est le plus grave Plusieurs ulama ils disent que ne pas faire ce que Allah Azza wa il dit de faire c'est plus grave que faire ce que Allah Azza wa a dit de ne pas faire C'est clair en gros, bien sûr, c'est une règle générale. Ce n'est pas, pas pour chaque détail. Ça ne veut pas dire que faire quelque chose, un grand péché majeur, c'est aussi grave que ne pas faire une sunnah que le prophète a dit de faire. Vous comprenez Donc, le principe général, il est vrai, mais pas dans les détails. Le principe général, c'est que ne pas faire les obligations, c'est plus grave que faire les Les interdits. Bien sûr, les interdits, à part le coffre et le chèque quand on parle ici des interdits, ça veut dire ce qui est haram. C'est clair. Qui pourrait nous dire pourquoi Ça, c'est une question intéressante. Qui pourrait nous dire pourquoi est-ce que ne pas faire les obligations, c'est plus grave que faire les interdits Oui. Parce que les, les obligations sont vraiment limitées, euh, on se à certaines choses, alors que les interdits sont beaucoup plus... Taïeb, donc les obligations sont... sont bien restreintes on a des obligations bien déterminées pour chaque journée alors que les interdits sont illimités tout ce qui pourrait être interdit actuellement pour une personne X, Y, z qu'est-ce qu'on a aussi oui Ça dépend des motifs qui sont derrière parce que le fait de ne pas obligation ça implique qu'il y a quelque chose qui affecte, est trop grand alors que faire des interdits ben c'est souvent revenu aux passions طيب qu'est-ce qu'on qu pourrait avoir oui excellent donc le fait de faire les obligations ça c'est un effort positif qui aide à se protéger contre les interdits vous comprenez alors que le contraire n'est pas nécessairement vrai quelqu'un qui ne va pas faire les interdits ça ne va pas impliquer que cette personne-là va commencer à faire le bien qu'est-ce qu'il y a aussi tout ce que vous avez mentionné c'est bien mais il y a un autre, un autre principe ici beaucoup plus central C'est que Allah Azza wa nous a créés. Pourquoi Pour son adoration. L'adoration d'Allah Azza wa commence par obéir aux ordres d'Allah Azza wa et faire ce qu'Allah subhanahu wa Il dit de, de faire. Vous comprenez C'est pour ça les ulamas, les savants, ils s'entendent On a déjà mentionné ça, mais les savants ils s'entendent que même si c'est un exemple qui se rapproche plus de la théorie, mais ça peut ça peut exister dans dans les faits, dans la vérité. Les ulama, les savants ils s'entendent que s'il y a quelqu'un qui dit que moi je suis un croyant, moi je suis un musulman, moi je suis un croyant, mais qui n'obéit jamais à Allah Azza, il fait jamais une bonne œuvre, il fait pas de salat, il fait pas de siyam, il il fait pas de ne fait pas de umrah, il lit pas le Coran. Tous les ulémas s'entendent que ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est égal à zéro. Vous comprenez C'est une prétention de foi. Auprès d'Allah, ça ne vaut rien. Parce que la foi, l'islam, c'est quoi C'est adoration d'Allah, être un adorateur. Tu ne peux pas être quelqu'un... Allah, il a le meilleur exemple. Je suis employé chez une compagnie. Je dis, moi, moi je suis un employé. Je travaille chez telle compagnie. grande. Qu'est-ce que j'ai J'ai la carte d'accès. Que j'ai eue le premier jour. Mais depuis le jour où on m'a dit « on vous embauche, vous commencez demain », je n'ai jamais mis les pieds à l'intérieur. Depuis le premier jour, j'étais absent. Une fois, je, je, je, je les appelle, je dis ah, « je suis malade pendant une semaine, après ça, ah, j'ai eu quelque chose de grave, un accident », et là, ils m'attendent, à chaque fois, ils m'appellent. Est-ce que je peux prétendre que je suis un employé après un an qui passe, après un an et demi Bien sûr, en général, ils vont mettre dehors, mais s'ils oublient de mettre dehors, le fait de prétendre que je suis un employé Il n'y a, a aucun lien entre moi et entre, entre eux. Vous comprenez Un employé, c'est là pour faire un travail, pour euh, partager une expérience, pour prendre aussi de l'expérience, pour produire. Alors, quand on parle de l'islam, l'islam, c'est l'ibad d'Allah Azza wa Jal, adoré Allah Azza wa Alors, si quelqu'un ne fait pas la salat, ne fait pas zakat, ne fait pas saum, alors c'est quel type d'islam Ce n'est pas un islam. C'est une identité, c'est une carte d'identité, c'est tout. C'est pour ça que plusieurs savants, ils ont mentionné... Que le fait de ne pas faire écouter bien ça et ça c'est grave et c'est vrai c'est pas c'est pas une exagération. Plusieurs savants ont mentionné que le fait de rater une seule salat une seule prière volontairement sans oubli sans que la personne dormeait autre chose volontairement la personne pouvait faire la salat que rater une seule salat parmi les cinq prières volontairement et sans excuse c'est plus grave auprès d'Allah azawajel. Que tous les péchés majeurs, incluant la fornication ou boire l'alcool ou n'importe quelle autre chose. Vous comprenez Parce que l'ordre le plus grand après le monothéisme, c'est la salette. Alors celui qui ne fait pas le premier ordre, la première grande pratique, obligation de l'islam, c'est plus grave que d'avoir commis des interdits. Ce qui ne réduit pas, bien sûr, ici le danger des interdits. C'est pas pour dire que faire un interdit c'est correct tant que tu fais les obligations. C'est pas ça le sens, parce qu'on ne parle que de ça depuis qu'on a commencé avec le chapitre sur at C'est clair Ça répond à ta question C'est bon T'as manqué un bout. Ou t'as oublié la question Donc, celui qui est plus grave, c'est le Asya, parce que c'est le fait de ne pas faire ce qu'Allah a dit de faire. C'est plus grave que d'avoir l'âme. Exactement. Si le foussourc est mentionné tout seul, il prend le sens des deux mots. Comprenez Ça, c'est un principe dans la langue arabe qu'il y a parfois des concepts lorsqu'ils sont mentionnés tout seuls, ils englobent tout le sens. Lorsqu'ils sont mentionnés avec un autre concept, ils vont se partager le sens. Ça, c'est un... C'est une règle dans la langue arabe ainsi que dans la compréhension du livre d'Allah Azzawajal, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre point ici. Parlons du fusour qui est relié aux valeurs. Foussour relié aux valeurs. Donc on a parlé de foussour relié aux actions. Donc ça c'est faire le mal. Quelqu'un qui boit de l'alcool, quelqu'un qui vend les choses interdites, la fornication, tout ça auprès d'Allah Azzawajal, c'est le foussour. Mais il y a aussi le foussour qui est relié aux valeurs, qui peut être plus grave que le premier. Il nous dit ici... Kaffisqi ahli albida'i alladina yu'minuna billahi wa rasoolihi. Wal C'est comme les gens de la Vi har en fait une fois toute une séance sur la bida'a. Danger de l'innovation. Et que chaque innovation est un égarement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qui pourrait nous rappeler pourquoi est-ce que ça c'est grave Le foussour qui est relié aux valeurs. L'innovation, ça veut dire interpréter la religion d'Allah Azzawajal autrement que le sens qu'Allah Azzawajal a révélé. Bien sûr, attention ici, si on va revenir encore une fois comment est-ce que les ulama, parce que les paroles des ulama, quand on parle des ulama, c'est les grands savants de l'islam. Ce n'est pas juste n'importe quel qui a qui, qui a pris la peine d'écrire un livre. Quand on parle des grands savants de l'islam, Lorsqu'ils écrivent des mots, chaque mot a une valeur. Ça exprime vraiment ce que ce alim-là il croit, parce qu'ils prennent soin de faire attention à leurs mots avant de faire sortir un livre ou autre chose. Donc, il nous dit ici que les gens de l'bid'a, ils interdisent ce que Allah a interdit. Et ils rendent obligatoire ce que Allah a rendu obligatoire. Ce qui n'est même pas le cas de plusieurs personnes aujourd'hui, on appelait ça les fameux islam moderniste, islam mi-moderniste, islam je sais pas moi de telle couleur et de telle autre couleur et ainsi de suite, qui rendent licites des choses que Allah azawajalla interdite, ou bien qui interdisent des choses que Allah a rendu licites. Là, on a dépassé le niveau 2. Bid'a, on est entré dans un autre niveau, beaucoup plus grave, mais là, la Bid'a, c'est quoi? Bid'a, des valeurs, c'est des gens qui pourraient interpréter certaines parties de la religion d'Allah, des musulmans qui font la salat et qui font les, les, les grands principes de l'islam, qui les pratiquent, par contre, qui vont changer l'interprétation de certains points, reliés à la croyance ou ainsi de suite. Et ça, ça s'appelle Foussouk auprès d'Allah Azzawajal. Et qui pourrait nous rappeler que lorsqu'on parle d'une bid'a, innovation dans la religion, versus une ma'asuya, une désobéissance vers le haram, quel point parmi les deux est le plus grave auprès d'Allah Azzawajal? Le premier, ça veut dire? Bid'a, l'innovation. Pourquoi le premier? Pourquoi est-ce que l'innovation est plus dangereuse, on ne parle pas de l'innovation technique ici, on parle de l'innovation dans la religion, ça veut dire l'innovation dans la religion sans refaire toute une halaqa, toute une séance sur la bid'a parce qu'une fois avec toutes les questions on a fini par avoir toute la séance sur ça ça fait un ou deux mois, mais juste pour faire un rappel bref, l'innovation, la bid'a dans la religion, c'est prendre la religion et la modifier de l'intérieur pourquoi est-ce que c'est plus grave que commettre un interdit, oui Tu peux s'approcher du shirk, ça ouvre des portes, c'est qu'une euh, bid'a après l'autre, après l'autre, et bien l'islam, ça va devenir une autre religion complètement différente qui pourrait même tomber dans le polythéisme et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Oui. Donc, ça attire. Une bida'a va attirer d'autres et après ça, ça va devenir tout un système. Ça va se transformer en une secte ou autre chose. Et sur le plan personnel et à court terme, qu'est-ce que ça a aussi Sur l'immédiat. Avant ta question, inshallah. oui. On ne pense pas que c'est mauvais. C'est ça Oui. Donc, celui qui fait quelque chose qui est haram, haram, quelqu'un musulman, il fait quelque chose qui est haram. Ça, c'est haram, Et je sais que c'est haram, et je sais que ce n'est pas bien, et même parfois, il va, va se sentir mal à l'intérieur, et même parfois, il y, y, y, en, y en a qui sont tellement honnêtes avec Allah, tellement sincères avec eux-mêmes, que même lui, avec les autres, va dire « Écoute, moi, je ne suis pas un bon exemple de l'islam, je ne suis pas un bon musulman, ne prends pas comme référence, moi, je ne suis pas quelqu'un très pratiquant, même s'il fait la salette et tout, mais il te dit « Regarde, moi, je fais des choses que Allah n'aime pas, et ainsi de suite. » Une telle personne, il y a un grand espoir pour qu'elle fasse le repentir, pour qu'elle revienne vers Allah Azza wa Jal. Parce que ça, c'est quelqu'un qui sait que ce que je sais, ce n'est pas, pas bien. La bid'a, c'est le fait de transformer ce qui est mal, de changer les perceptions et faire en sorte que approuver, va donner un saut, mais qui est faux. Ce n'est pas authentique, vous comprenez On va essayer de lui donner l'apparence que c'est l'Islam qui dit ça, c'est correct. C'est comme ça, encore une fois, le fameux islam moderniste, islam laïque, ainsi de suite, qui existe aujourd'hui, islam libéral, toutes ces nouvelles formes d'islam qu'on est en train de prôner. Vous savez c'est quoi ce, ce, ce, ce, ces nouvelles formes Qu'est-ce qu'elles sont en train de vous dire En toute simplicité, elles sont en train de vous dire qu'effacer de votre dictionnaire « Astaghfirullah »« Wa atoubou iné »« Rabbir firli »« Allah pardonne-moi, pas besoin parce que Pourquoi tu dis « Astaghfirullah » C'est pas mal ce que tu fais, c'est correct, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de mal, vous comprenez Donc, si faire attention à la question des innovations, le croyant, même au pire des cas, s'il va désobéir à Allah, il fait quoi Il reconnaît. « Tant que, écoutez bien cela, il y a beaucoup de textes, je ne suis pas en train d'inventer, on n'a pas le temps de les couvrir, on a déjà couvert certains hadiths avant ça dans d'autres séances, mais les textes sont très clairs. Tant qu'une personne, même si elle fait des choses qui sont des péchés qu'Allah a interdit, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas grave, non, non, c'est vraiment grave, on a parlé de ça assez, mais au pire des cas, tant que la personne elle reconnaît, elle n'est pas sortie de cette limite-là de dire entre elle et entre Allah je reconnais que je suis en train de faire quelque chose de pas bien, de grave. Elle est toujours sous l'espoir d'être pardonnée par Allah. Comprenez? La minute où tu sors, le moment où tu sors de ce cercle-là de reconnaissance, et que tu ne veux plus te sentir coupable pour quelque chose à l'intérieur, c'est fini, la porte est fermée. Porte est fermée. Parce qu'il n'y a rien qui justifie le fait que quelqu'un comme ça mérite le pardon d'Allah Azza le jour dernier. Parce que le jour dernier, il ne va pas venir devant Allah Azza wa et Allah Azza va lui dire « Pourquoi est-ce que tu m'as désobéi alors que tu savais qu'avec ?» Non, Allah va lui dire « Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu suivre mes prophètes ?» Mon prophète, il t'a dit que ça c'est interdit et toi tu as dit « Non, c'est correct » que je n'ai pas à me sentir coupable et tu ne me craignais pas tu ne craignais pas Allah Azza wa le discours encore une fois encore une fois c'est toutes ces nouvelles formes de l'islam c'est pas le vrai islam ces nouvelles formes quand on essaie de nous véhiculer que c'est l'islam c'est pour te dire que tu n'as pas à craindre Allah Azza wa Allah Subhanahu wa ta ta'ala Rabbul Alamim, Seigneur des univers tu n'as pas à le craindre un policier dehors Correct, tu veux tu veux avoir peur un peu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala rabbu l'alamin, t'as pas à le craindre. Et le moment où la personne elle descend à ce niveau, fini. Sa foi, c'est comme si elle n'existe pas Yavam Bilaïta. T'as une question, mon frère? Demandez quel était le sort déservé à quelqu'un qui fait la Bible à des valeurs, elle transmet aux autres et qui par la suite finit par faire le repentir. Excellent. Très très bien, parce que tu arrives juste à temps. C'est exactement ce qu'il allait nous mentionner après, subhanallah. Taïm. <coughs> <coughs> <coughs> وَشَارْطُنْ فِي تَوْبَةِ الْمُنَافِقِ العفق... لَيْسَ الْمُنَافِقِ uh, وَلِهَذَا شَارَطَ اللَّهُ تَعَالَى فتوبته وتوبه هؤلاء الفساق بمجرد اتباع السنه دونك Sunna لا التوبه de ces personnes là des personnes qui ont fait une bid'a dans les valeurs de première chance, c'est de suivre la sunna la voie du prophète alayhi salatou wa salam wala yaktafa minhum بذلك et ça ce n'est pas suffisant dans leur cas rappelez-vous que avant ça quand on a parlé des, de la tauba le repentir quelles étaient les conditions de repentir pour que allah azza wa jalla l'accepte une personne qui a fait quelqu'un qui a fait quelque chose de haram quelqu'un a fait une action haram Entre lui entre Allah Azzawajal. Quelles sont les conditions pour que Allah Azzawajal, accepte son repentir? Qui pourrait nous les rappeler? Quelqu'un entre lui et entre Allah Azzawajal. Regretter. Reconnaître, reconnaître et troisième. Ne plus faire, ne plus faire, ne plus faire. Être, plus... être déterminé à ne plus faire. Pas ne plus faire. Ne plus faire, se relier à ton avenir. Tu ne contrôles pas ton avenir Allah. Mais sur le moment tu es déterminé à ne plus refaire la même accent, Allah Azza wa te pardonne. Ça, c'est les règles générales. Il y a des exceptions, comme ici le mot à quelqu'un qui avait des bid'as reliés aux valeurs. Il nous dit que ce n'est pas suffisant de juste suivre la sunnah et de regretter ainsi de suite. Non. Jusqu'à ce qu'il affiche ouvertement et déclare ouvertement que ce qu'ils qu étaient en train de prôner avant cela, que c'était un chemin d'égarement c'est clair parce que si moi je prenais une bida je prenais quelque chose de grave j'ai inventé quelque chose dans la religion d'Allah Azza wa Jal j'ai invité tout le monde j'ai dit hey, vous pouvez me suivre je vous raconte du n'importe quoi et il y a des milliers de personnes qui vont me suivre qu'un jour je vais dire wa atubu je vais juste faire la tauba entre moi et entre Allah Azza wa par contre il ne faudrait pas que je leur dise que je, dise que je me suis trompé. c'est clair parce que je me sens mal est-ce que penser Allah Azza wa va accepter ma tauba Alors que j'ai égaré toutes ces personnes-là Non. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il dit Il faut qu'il déclare, il faut qu'il déclare il Que j'étais sur l'erreur Après ça, une fois que tu déclare Tu n'es plus responsable des autres Les gens ont le choix Parce qu'il nous dit Le repentir pour chaque péché c'est de faire complètement son contraire par la suite. Dans ce cas-là, celui qui est invité vers le mal, sa tawbah, c'est d'inviter vers le bien et vers le chemin d'Allah, Azza wa Bien sûr, du mieux que cette personne pourrait faire. وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وِسْعَهَا La même chose, Allah, Azza wa il a mentionné, il y a tawbah, regardez, un autre péché. Tout ça, c'est des péchés que les gens, ne, pas qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils ignorent souvent, négligent. كَتْمُ Quelqu'un qui cache la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui cache la vérité Qui pourrait nous donner des exemples hmm? Il la rejette, oui. Quelqu'un qui voit le monde car et qui ne le dit pas. Quelqu'un qui voit le monde car qui ne le dit pas. Donc quelqu'un qui voit le mal mais qui ne le dit pas, qu'est-ce qu'on a aussi ça, ce, que, ce que tu as mentionné, c'est vrai, mais un peu plus fort. Parce que ça, ça, ça peut être tolérée dans certaines situations, si la personne est faible, elle ne peut pas faire face, oui. Donc, si quelqu'un se fait questionner sur l'islam ou sur une partie de l'islam et que cette personne-là cache la vérité, c'est grave, extrêmement grave auprès d'Allah Azza wa C'est un péché très très grave. Et ça, ce n'est pas seulement pour les savants. Pour les savants et ainsi de suite, ça veut dire un savant, si quelqu'un lui demande une question, il ne peut pas... Donner la mauvaise réponse, volontairement. Il ne peut pas dire « je ne sais pas » alors qu'il sait, vous comprenez Tant qu'il y a bien sûr besoin pour cette information. Mais ce n'est pas seulement pour les savants, c'est même pour nous, pour n'importe quel musulman. Parfois, il y a certaines personnes, mettant au travail ou autre chose, l'un de vos collègues vous demande « est-ce que tu pourrais m'expliquer c'est quoi ça l'islam Et là, il se sent mal à l'aise et commence à dire du n'importe quoi, parce qu'il ne veut, veut pas dire c'est quoi, quoi l'islam, il ne veut pas parler d'Allah Azzawajal, du prophète Azzawajal, alors je ne sais pas, il ne veut peut-être parler du, de quoi Couscous, il ne veut pas il va couscous. Alors, il ne veut pas, parce qu'il se sent mal à l'aise, il a peur à l'intérieur, il pense que ce n'est pas normal, parce qu'il est en manque de confiance, il a un complexe d'infériorité. Donc, de 1, cette, cette personne-là a un problème de harqid de sa propre croyance déjà. Et de 2, deux, la deuxième chose encore aussi grave, c'est qu'elle est en train de dissimuler la vérité qui vient d'Allah Azoden. Alors que ici, c'est l'autre personne qui t'a demandé, je veux connaître, c'est quoi l'islam Explique-moi. Alors si toi, tu vas cacher l'islam et peut-être que si toi, c'est la première et la dernière personne à laquelle il va s'adresser, il va venir le jour dernier dire, à Allah Azoden, je vais demander, c'est quoi l'islam Il ne voulait pas Il voulait pas me dire, vous comprenez Et il y a d'autres formes, par exemple, auprès d'un juge, si quelqu'un est un témoin, un témoin important, et que le juge te dit, donne-moi l'information, est-ce que tu as vu, est-ce que tu connais, que tu, toi tu connais la vérité, mais tu dis, non, non, je n'ai rien vu, tu veux juste mentir comme ça, et qu'à cause de toi, il va y avoir des personnes qui perdent leurs droits, auprès d'Allah Zodel aussi, ça c'est grave. Alors Allah Zodel, pour ce genre de personnes, la même chose, il a imposé dans leur tauba, pour qu'elle soit acceptée par Allah Zodel, qu'il affiche et qu'il partage l'information qu'il cachait et qu'il dissimulait auparavant. C'est clair Oui. Oui. Mm -hmm. oui. Excellent. Barakallahu c'est suffisant. La première chose, ce n'est pas, pas nécessaire si, si c'est de nouvelles personnes Avec, avec qui je n'ai pas fait affaire avant, je ne vais pas leur dire moi j'étais dans la bid'a avant et maintenant juste pour vous informer. là Non, ce n'est pas nécessaire. Ça, si c'est des personnes que j'avais égarées volontairement auparavant, je dois leur dire. Pour les nouvelles personnes, ce que je fais, c'est que je répare. Ça veut dire, quand, tout comme je prenais la bid'a avant, je prends la sunna maintenant, je prends le chemin du bien, je vais leur apprendre des choses, je vais les encourager. Vous, vous comprenez C'est clair Et ce n'est pas nécessaire que je sois avec les mêmes personnes. Si je ne peux pas avoir accès aux mêmes personnes, tant que maintenant je, fais, je mets mes positions de façon publique, que maintenant je m'affiche publiquement que je suis une personne qui est sur la sunna du prophète. Non. Pas que j'ai une conviction, ah, je, me, je me suis trompé et tout, mais que malgré ça je continue à jouer à l'hypocrite comme, comme si de rien n'était. Et là les, les gens vont assumer que moi j'approuve toujours cette autre façon de faire et bien sûr plus important c'est de faire de notre mieux la yukallifullahu nafsan illahu sa'aha Allah ne nous responsabilise pas plus que notre capacité est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant pas de questions oui oui oui Oui, exactement. Si, si quelqu'un a fait un mal envers d'autres personnes, même avant l'Islam, ce mal-là, doit, personne doit le réparer à ces personnes-là. Okay? Le mal qui est entre elle et entre Allah Azza wa est pardonné. Mais le mal qu'elle a fait envers d'autres personnes, elle doit le réparer envers ces personnes. C'est bon Oui. Mm -hmm. Des gens qui ne sont pas musulmans Mm -hmm. Mais, si personne pas, comme du monde, oui. Est, est une méga... la, même la même chose. La même chose Oui, la même chose Par la suite, tu, si, tu as la, si tu as accès à la personne, tu essaies de rectifier l'information. Si tu n'as pas accès à la personne, comme on a dit, tu fais de ton mieux pour inviter les gens au chemin d'Allah subhanahu wa taala, au vrai chemin d'Allah subhanahu wa taala. C'est clair. Allez, passons maintenant à un autre point. La différence entre deux autres concepts aussi qu'on trouve dans le Coran. Al-ismu wal-udwan Le mot ism Et le mot Udwan Ismun wa Udwan qui, qui pourrait nous citer Un verset qui contient ces deux mots Ismun Udwan Watawano La ta'awanu ala birri wa taqwa Wa la ta'awanu ala al-ithmi udwan Donc ici l'imam Ibn Al-Qaim Encore une fois pour résumer ses paroles Parce que si on va s'attarder à chaque phrase On ne va jamais finir le contenu Qui nous reste Donc, Vu que ce n'est pas directement relié aussi à Tawba Mais c'est plus l'explication de certains concepts C'est quoi la différence entre Ithmi et entre Udwan Ici Ibn Al-Qaim Il nous dit que Ma des choses qui sont interdites de par leur nature l'alcool est-ce qu'elle est interdite qu elle est interdite, elle est interdite. Euh, une demi-tasse, trois gouttes une bouteille, c'est interdit c'est interdit c'est la chose en tant que telle qui est interdite le udwan ainsi que le Bari, un autre concept ici qui est bari, c'est quoi C'est dépasser les limites. Ça, c'est lorsque Allah il a rendu quelque chose licite. Par contre, si tu dépasses une certaine limite, ça devient interdit, pas de par sa nature, mais de par quoi La dose, entre guillemets. Donnons des exemples. Quelqu'un te fait du mal, quelqu'un te fait de l'injustice. C'est Qu -ce, quoi ton droit en islam hmm? Égaler le mal que la personne t'a fait. c'est clair. Donc, quelqu'un t'a fait un mal qui t'a coûté financièrement 1000 dollars de dégâts. Allah Azza wa Jal, il te donne le droit de demander des justices pour que ton 1000 dollars soit couvert par l'autre personne. C'est sa responsabilité, c'est clair. Alors, quelqu'un qui est tellement en colère que pour le 1000 dollars, il va réclamer un 10 000. Ou bien pour le 1000 dollars, quelqu'un quelqu a eu un... <rire> on donne des exemples un peu, un peu extrêmes, okay? mais c'est juste pour que vous compreniez, c'est pas pour dire la, la vie qui est comme ça à chaque jour. Quelqu'un a eu une dispute avec quelqu'un. Ça arrive dans certains pays, les gens se comportent comme ça. Quelqu'un a eu une dispute avec, avec une autre personne, alors l'un des deux est parti et a fracassé la vitre de la maison de l'autre, ou bien de son auto ou autre chose. L'autre personne est tellement en colère, il a dit, regardez, je suis madloum, il m'a fait du mal, et ainsi de suite. Et il se plaint, c'est un, un oppresseur, il est injuste, et ainsi de suite. Il est parti, et il a mis toute la maison de l'autre en, en feu. C'est une réponse qui est démesurée. Là, on est entré dans Al-Bari. Allah Azza wa Jalla t'a donné droit à la justice, mais toi, tu as dépassé les limites. C'est clair. Ça peut être aussi Dans d'autres cas Lorsque Allah Azza wa Jal, Il nous donne C'est quoi le cas dans lequel Allah Azza wa Jal Nous donne le droit de manger la viande haram La viande interdite Tu es en danger par exemple Darura <dit> Quelqu'un qui est dans la nécessité Ça veut dire <dit> C'est la seule chose qu'il a trouvé De quoi manger Et s'il ne mange pas ça il va Mourir, quelqu'un pris dans un désert, qui n'a pas de quoi manger, la seule chose qu'il trouve, c'est un animal qui est maïta, une viande qui est haram, il fait quoi? Il a le droit d'en manger. Sans se sentir mal. C'est Allah qui l'a rendu licite. Il n'a pas à se sentir mal, je vais manger quelque chose haram. Non, elle est halal maintenant. Par contre, c'est quoi la quantité que cette personne-là pourrait manger? Juste assez pour survivre. Il ne va pas faire un barbecue... C'est clair. Donc, si quelqu'un dépasse les limites, là, il devient « bari ». Donc, c'est pour ça que Ibnul Ibn al-Qayyim dit « ce qui est interdit de par sa nature ». Il y a des choses qui sont juste interdites en tant que telles. Ça, c'est « ethmon ». Ce qui n'est pas interdit par sa nature, mais de par sa quantité, la personne a dépassé les limites, la dose ou autre chose, Que la Zodal a rendu limite, là on est entré dans Barry ou bien dans Oudouane. Oui, Arhit, forte Est-ce qu'il y a une différence entre et La même chose ici, nous mentionnons la différence que souvent, elle Bari bari. c'est une chose reliée au... Mal qu'on fait aux autres parfois, alors que le ou le contraire. Le baril, c'est le fait de dépasser les limites, la dose en tant que telle. Edouane, c'est de faire mal aux autres. Donc tout ça, c'est des concepts dans la langue arabe. C'est une langue qui est miraculeuse. C'est comme ce ce ce matin, on a fait on a fait une khutba khutba de Jumura du vendredi sur le hadith hadith du Prophète sain, sur Allahou sur l'amana. Alors, allez trouver un mot qui vous, qui vous traduit, c'est quoi l'amana en français Impossible. Parce que c'est un, un concept, ce n'est pas juste un mot. Un, le amana, c'est un concept. Alors, ça, ça, ça regroupe à l'intérieur. Amana, ça veut dire le dépôt, quelque chose qu'on te donne, sur lequel tu dois prendre responsabilité. Donc, c'est un bien. Ça peut être aussi une amana morale, un bien moral, comme un secret. Quelqu'un te donne un secret et te dit... Je te dis, il n'y a personne, c'est un secret personnel. Alors, tu as accepté d'entendre ce secret, ça devient une amen. C'est un, un dépôt moral, tu n'as pas le droit d'aller le partager sans demander l'autorisation de cette personne. Mais la amen a aussi ça, inclus Ça inclut l'aspect comportemental. C'est un kholuk, c'est un bon trait de la personne. Rajul amine une personne qui a la amana, c'est une personne qui est digne de confiance, qui est responsable, et ainsi de suite. Donc c'est difficile de dire amana, ça veut dire, voilà ce que ça veut dire. La même chose pour haya, c'est quoi haya Haya, il n'y a pas un mot en français. Les gens parfois ils disent pudeur, ça se rapproche. Mais c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus large que ça, c'est important de comprendre ce genre de concept avant de se précipiter encore une fois d'interpréter euh, les textes. Un dernier point ici, avant de passer, Inshallah Azzawajal, à la deuxième partie, bien deux derniers points. Al-Faqcha ou al-Munkar. Faqcha et Munkar. Allah Azzawajal, il nous mentionne aussi souvent, c'est... Deux concepts. Comment est-ce qu'on traduit habituellement fachat en français Turpitude. Fah-cha. Et... Al-munkar. Oui. Inch'Allah. Inch'Allah, pas de problème. Al-fahcha ou nous dit que al-fahsha c'est spécifique à des actes qui sont immoraux de par leur nature que l'être humain il perçoit ça comme étant immoral c'est pourtant certains ulama plusieurs ulama au en fait ils ont dit al-fahsha c'est la fornication zina et tout ce qui est aux alentours de cet acte majeur comprenez incluant Le paroles les paroles sales que les gens utilisent aujourd'hui comme comme ils respirent ça c'est dans فحشاء comprenez ça c'est juste entre parenthèses encore une fois c'est important d'apprendre nous-mêmes d'apprendre aussi à nos enfants à notre entourage toujours qul li ahsan toujours dire les bonnes paroles le prophète alayhi salat Al mutafahish Wallah bil badii prophète sallahu alayhi wa sallam, il a même dit la même chose sur le croyant que le croyant c'est pas quelqu'un qui a une langue qui est sale donc ça, ça vient avec l'habitude peut pas ça peut pas changer du jour au lendemain un, un, un frère aujourd'hui il a dit euh, il m'a parlé il dit, euh, ça serait bien on a un groupe de de jeunes et ainsi de suite si tu peux passer un jour leur faire un petit rappel d'une de heure sur, sur euh, les, les, les mauvaises paroles Je n'ai pas de problème, je peux le faire, mais je ne sais pas si ça va faire un changement. Ce n'est pas quelque chose qui va changer. Par Ok, on va faire une demi-heure, on va parler, c'est important aussi de, okay, de toujours dire les bonnes paroles. Ok, on va changer. Non, ça vient avec l'habitude, ça vient avec aussi, qui pourrait nous dire un autre, un, un, un autre point ici important avec lequel la personne, elle, elle évite cette langue sale, elle nettoie sa langue hmm? Le dhikr d'Allah Azza wa Jalla. Faire beaucoup de zikr, faire beaucoup de rappels d'Allah Azza wa Jalla. La langue qui fait beaucoup de d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lit beaucoup Qur'an automatiquement, parce que Allah Azza wa Jalla, il ne t'a pas donné de langue, tu as une seule langue. Donc si la langue, elle fait beaucoup de d'Allah, lit beaucoup le Qur'an, automatiquement ça nettoie. Le reste va appartier, vous comprenez Mais quelqu'un qui laisse de l'espace, qui laisse le vide, eh bien sa langue va apprendre des choses de l'extérieur et va tout simplement répéter ce que d'autres personnes disent. Taïb. le munkar... Le munkar, c'est les autres choses interdites que les êtres humains trouvent ça bizarre. De par leur nature, les êtres humains qui sont encore dans la, selon Al-Fitr. C'est pour ça qu'il nous dit ici وَأَمَّا الْمُنْكَرُ فَالْمُنْكَرُ لَهَا مَا لَمْ تَعْرِفْهُ وَلَمْ تَأْلَفْهُ وَالْقَبِيحُ الْمُسْتَكْرَهُ لَهَا الَّذِي تَشْتَدُ نُفْرَتُهَا عَنْهُ هو الفاحشه ولذلك قال ابن عباس الفاحشه الزنا والمنكر är لم يعرف في شريعه ولا Och ابن är رضي الله عنهما compagnon du prophète SAS dit la fornication monkar c'est toute chose qu'on ne connaît pas dans une révélation antérieure d'un prophète ou autre chose Vous comprenez Ça veut dire chose normal bizarre Hmm? c'est pas halal on le connaît selon la religion mais n'importe quel être humain normal qui a encore des restes de biens de fetra qui est transparent et sincère avec soi-même est-ce qu'il va accepter le fait de se faire de l'argent en fraudant les autres non c'est un munkar comprenez c'est ça le sens de un munkar ça veut dire sans même connaître la religion la révélation L'être humain, de par sa fitra, de par son instinct, il sait que ça, c'est mal. Allah Azza wa il nous parle beaucoup de celui qui mange l'argent des orphelins. « Inna alladina ya'koulouna amuala liyatama dhulman, innama ya'koulouna fi botonihim nara. Wasayaslaouna sa'ira. » Ceux qui mangent l'argent des orphelins, ils sont en train de manger du feu, en réalité. Il dit, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est quelqu'un lorsque quelqu'un est un tuteur d'un orphelin. T'as un proche, le fils de ton frère ou autre chose. Son père est décédé, ses parents sont morts, c'est un orphelin, il n'y a personne pour gérer son argent, il a 4 ans, 3 ans, autre chose. Et toi, on t'a désigné comme tuteur, tu vas être comme si tu es son père, mais tu vas commencer à prendre de son argent, de l'héritage. Tu le prends pour toi-même, parce qu'il n'y a personne qui peut te surveiller à chaque instant. Alors ça, c'est très grave. Allah azawdi, il dit Subhanahu wa Ta'ala, c'est comme manger le feu. Dans la vie du bas monde ainsi que dans l'au-delà. Mais est-ce qu'un être humain, est-ce qu'il y a un être humain normal, qui a des restes de fétras, même sans connaître l'islam, qui va le faire avec une conscience normale Non, vous comprenez Donc ça, c'est le sens de « al-munkar ». Dernier point ici. Dire sur Allah Azza wa Jal. Parler sur Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire ou sur sa religion et ainsi de suite, sans connaissance de cause. Par ignorance, alors il nous dit C'est le plus grave de toutes ces choses interdites qu'on a mentionnées avant cela. Ça veut dire le fousouq, le nifaq, le shirk et le kufr. C'est quoi cela Qui pourrait nous dire c'est quoi ça à dire, dire sur Allah Azza wa sans, sans, sans connaissance. Mentionner des éléments du, des éléments du sans sans source. Dire quelque chose est haram alors qu'elle n'est pas haram. Ou dire que quelque chose est halal alors qu'elle n'est pas halal. Mais sans connaissance, quelqu'un qui n'a pas de connaissance sur la religion, ou qui a des connaissances sur la religion mais qui sort du cadre de sa connaissance et qui commence à dire c'est halal, halal, c'est haram, c'est haram, invente des choses. Ça c'est tellement grave qu'Allah Allah il l'a mentionné au top des interdits. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطل والإثم والبغية بغير الحق وان تشركوا organisation ici croissants des interdits ithm wal on les a mentionné avant cela avant cela les fawahish et enma harrama al fawahish ma dhahara minha après ça le ithm wal bari. on les a, a mentionné les interdits après ça le shirk polythéisme et après ça Dire sur Allah azawajal sans avoir de connaissance, c'est pour ça certains ulama, ils ont dit s'il il y a une seule chose qui pourrait être plus grave que le shirk, c'est de dire Allah Azzawajal, sur Allah سبحانه wa تعالى sans sans connaissance. Et ça rentre dans ça comme on a dit parler de Allah azawajal, parler de al-rajib. Quelqu'un va dire ah, dans le paradis il va avoir telle chose. D'où est-ce que tu le sais toi Certain, certain. Euh, il y a des personnes qui disent bon même si bon c'est pas le parfait exemple parce que ça en général c'est des personnes qui se basent sur une en pensant qu'il y a un hadith alors qu'il n'y a pas de hadith c'est un hadith faible mais juste pour les, il y a des personnes qui pensent qui disent dans le, la langue des gens du paradis c'est l'arabe il n'y a, a pas il y a pas quelque chose là-dessus alors quelqu'un va dire la langue des gens du paradis c'est quoi ils vont parler quelle langue Allahu A'lau On ne sait pas. C'est clair. Quand on ne sait pas, quand on parle d'Allah, quand on ne sait pas, on dit, les plus grands savants de l'islam, Il disait là, je ne sais pas. C'est quoi le problème Quand tu sais, tu sais, quand tu ne sais pas, tu ne sais pas, on va en plus de ça, c'est la religion d'Allah, c'est normal qu'on ne sait pas. Même les plus grands savants, c'est normal que parfois, ils ne vont pas savoir certaines choses. Parce que la religion d'Allah, est vaste. Il va dire « Moi, je ne sais pas », va demander à autrui, « Tu vas trouver, incha'Allah, quelqu'un qui va connaître. » Mais il n'y a pas quelqu'un qui a les réponses à tout. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît toutes choses. C'est clair Donc, ce n'est pas grave de ne pas connaître. Ce ne sont pas des choses de la vie du bas monde, ce n'est pas le foot, ce n'est pas le sport. C'est clair Tu peux faire une fatwa sur le foot si tu veux, même, même, même si tu pas un expert. Pas grave, mais parler de la religion d'Allah Azzawadhu. Et comme on a mentionné ici, une, une, parmi les erreurs fréquentes, c'est lorsque certaines personnes ne connaissent pas la réponse à une chose. Est-ce que ça c'est halal ou c'est haram Alors, à la place de dire « je ne sais pas », qu'est-ce que cette personne-là va dire Afoual Haram va dire c'est interdit. Pourquoi? Parce que ces personnes vont penser comme ça. La logique c'est que je ne vais pas lui dire que je ne sais pas parce que c'est mal vu, mais je vais lui dire c'est interdit. Comme ça, il ne va pas la faire. Si c'est interdit, il l'a pas fait. Si c'est pas interdit, ben il l'a pas fait. C'est pas grave. Non, là, il dit celui qui rend interdit ce qui est licite, c'est comme celui qui rend licite ce qui est interdit. L'idée ici c'est de parler à la place de la religion d'Allah Azza wa Jal et se mettre en tant que parole. que porte-parole. Et ça, ça rentre dans ça bien sûr. Encore une fois, la bid'a, l'innovation. other thing is that the exactement à travers ou bien à partir de ce principe-là qui est le fait de dire sur Allah Azza wa sans avoir de connaissance et c'est pour ça que les savants c'est pour ça que les ulamas pour finir avec ça, 3 minutes avant la pause c'est pour ça que les ulamas ils étaient très très stricts et très sévères Dans leur blâme envers les innovations. Parce que l'effet des innovations dans la religion d'Allah Azza wa est très, très grave. Les innovations, ça cause la confusion, entre autres. Comprenez, quand il y a beaucoup d'innovations, ça cause la confusion. Les gens commencent, commencent à dire « Mais on ne comprend plus rien, lui m'a dit c'est halal, lui m'a dit c'est haram, l'autre il me dit on le fait comme ça, l'autre il dit on ne fait pas comme ça. » Et là, la religion va sembler tellement compliquée. Pour rien du tout. C'est pour ça certains ulama ils ont dit je viens de me rappeler ça. des ulama ils ont dit il a dit al-ilm la science ça veut dire la science de la connaissance al-ilm onoqtah la science c'est comme un point. al-jahil c'est l'ignorant qui a fait en sorte que elle prenne de, de l'espace et elle grandisse et ainsi de suite vous comprenez? A à son essence l'Islam est simple et direct, Bien sûr, après ça, il y a des degrés de connaissance. On peut toujours aller en profondeur, mais ça, ce n'est pas dans les obligations. Ça, c'est pour approfondir notre foi et la raffermir et ainsi de suite. Mais pour être sur le droit chemin, les bases de l'islam, ça, c'est simple. Mais le simple devient compliqué lorsqu'il y a des gens qui ne connaissent pas et qui vont commencer à parler sans connaissance de cause ou des personnes qui connaissent ou qui ne connaissent pas mais qui commencent à... Nous faire sortir des innovations dans la religion, alors c'est comme c'est comme euh... honnêtement, honnêtement, si vous étiez une personne très riche, vous voulez acheter des bijoux très très riches, de l'or, pour des milliers pour des milliers de dollars, est ce que vous allez sortir dans la rue le premier marchand, vous allez acheter chez lui? Non, pourquoi non? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Non, je te parle ici de dépenser un grand montant pour acheter de l'or et des bijoux de... Pourquoi non Hein C'est fiable, donc tu ne tu, tu, tu vas, tu, tu vas pas prendre le risque d'acheter du n'importe quoi. Donc si tu as de l'argent, tu vas chercher probablement un ami ou quelqu'un, une connaissance, même peut-être engager un expert qui connaît comment faire la distinction entre le vrai or et le faux, or les vrais bijoux et les faux Les faux bijoux, vous comprenez Pourquoi est-ce que c'est compliqué alors d'acheter des bijoux On parle ici des bijoux encore une fois de haute valeur comme l'or et ainsi de suite. Eh bien, c'est parce qu'on a commencé à voir des êtres humains un certain temps, qui ont commencé à vendre des bijoux qui sont falsifiés. Donc, qu'est-ce que cela fait Ça nous complique la tâche de chercher ce qui est vrai, faire la distinction entre ce qui est vrai, le blâme, On ne le met pas sur l'or, ce n'est pas la faute de l'or. Pourquoi est-ce que je donne cet exemple ici C'est parce qu'il y a des gens qui mettent leur, le blâme indirectement, bien sûr, sans le dire, mais qui mettent le blâme sur l'islam en tant que religion. S'ils ont deux, trois, quatre réponses et qu'ils sont confus, ils vont mettre le blâme sur la religion elle-même. Ce n'est pas la religion qui a blâmé, c'est ceux qui ont falsifié la religion et qui ont créé des... Fausses copies à droite et à gauche, c'est eux qui ont compliqué la tâche. Et Allah, c'est lui qui guide Subhanahu wa Ta'ala. <coughs> on va s'arrêter à ce point, Inch'Allah, Allah, azzawajal. On va prendre une pause, dizaine de minutes. Quand on va revenir après la pause, on va commencer avec la toute dernière partie ici du chapitre sur la tauba, très importante sur quelques perceptions. Comment percevoir le mal, l'interdit, quelqu'un a fait quelque chose de haram, les gens vont percevoir cela sous différents angles. On va voir des questions reliées, inshallah, au Qadar, à la connaissance d'Allah, de ses noms et ses attributs, ainsi de suite. En 10 minutes et on va reprendre. Barakallahu Donc, euh, toujours avec Madarij al-Salikin, les sentiers des itinérants, toujours avec le repentir Taouba. Et on arrive à présent à la toute dernière partie qui nous parle encore une fois de Taouba, le repentir, qui nous parle de Masha'ihidu al masiyah Mashahidu al masiyah Rappelez-vous que quand on parle de repentir, on parle de Taouba, on parle de Ma'asiyah. S'il y a repentir, ça veut dire en général, il y a quelque chose de mal qui a causé ce repentir. Sauf si on parle du repentir au sens général que le croyant il doit toujours faire ne serait-ce que parce qu'il est toujours imparfait envers Allah azzawajal. mais lorsqu'on parle d'un repentir spécifique c'est parce que la personne a fait quelque chose a dit quelque chose ainsi de suite de haram et c'est là qu'on parle de ma'asiyah la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala alors le regard qu'on a envers al-ma'asiyah la perception que nous avons envers une ma'asiyya, envers la désobéissance d'Allah Azzawajal, ça dépend d'une personne à une autre. Imam Ibn al-Qayyim, il va nous mentionner certains angles de perception que différentes personnes pourraient prendre ou bien avoir envers la marsiya. Et il va nous mentionner les trois premières qui sont les mauvaises perceptions, on va voir pourquoi c'est -ce les, mauvaises... les mauvaises perceptions et par la suite, il nous va nous parler des bonnes perceptions là ça veut dire qu'on est en train de méditer sur le sens de « marsia La désobéissance à Allah Azza wa pourquoi ça existe Qu'est-ce que ça nous apprend sur notre religion et notre relation avec Allah Azza wa Et ça, ça, va être une partie aujourd'hui, ainsi que la semaine prochaine, incha'Allah, subhanahu wa ta'ala. فَأَمَّا al الْحَيَوَانِيَّ Il y a la perception animale, purement animale. Ça, c'est les personnes que lorsqu'ils perçoivent le marsiya, désobéissance à Allah Azza wa Ils ne perçoivent que l'instinct animal. L'être humain ici est réduit au niveau d'un animal. Pas plus, pas moins. <'enfin de la vie> Al-Lisaïd nous dit ça, c'est les personnes ignorantes qui ne connaissent pas Allah Azza ne connaissent pas pourquoi, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés sur cette vie du bas monde qui ne diffère d'un animal que, par, que de par leur discours humain ou par leur posture humaine. Leur seule chose c'est quoi Qada ou shahwa répondre aux tentations et faire ce qu'ils veulent faire. Comprenez Fara man i takhada ilaha hawa Comme Allah Celui qui a fait de son hawa Le hawa c'est quoi C'est quoi le hawa La passion. La passion, ça veut dire Ce qui attire l'être humain Celui qui a fait de sa passion De son hawa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 mettre les patients sous contrôle. Qui pourrait nous donner l'exemple d'une grande pratique de l'islam qui nous apprend cela? De jeûne, saum, n'est-ce pas le saum? Pourquoi? C'est quoi l'idée de saum? Pourquoi est-ce qu'on jeûne lors de la ramadan? Plusieurs personnes, la seule réponse qu'ils donnent, c'est pour se rappeler des pauvres. Oui, c'est vrai, c'est pour se rappeler des pauvres. Mais est-ce que c'est pas vrai que les pauvres eux aussi ils jeûnent? <rire> Euh, si jeune, Ramadan. Est-ce qu'il euh, se rappelle de qui exactement Comprenez donc. Oui, il y a la haquema dans l'Arz, la sagesse qui est de se rappeler, de ressentir. Qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir de quoi manger, de ne pas pouvoir manger C'est pour ça que ça aide, on devient plus généreux faire la Ramadan et ainsi de suite. Mais on ne peut pas réduire le sens du jeûne à ce point bien précis. C'est plus profond que ça. Comme Allah Azza wa Jal, il dit, ça donne la taqwa, la crainte d'Allah Azza la maîtrise de soi-même. Pourquoi Parce que lors du jeûne, la personne va prendre, va aller très très loin. Même les choses qui sont normalement halal, la personne va les mettre sous contrôle. Je ne mange pas, je ne mange pas, même si j'ai le goût, même si j'ai tellement envie de manger, mais je ne vais pas manger jusqu'à ce, jusqu ce que Allah il me donne l'autorisation avec le 20 de Al-Marib. Celui qui ne connaît pas Allah, ne connaît pas pourquoi est-ce qu'il a été créé, pourquoi est-ce qu'Allah l'a créé, il ne vit que pour ses passions. Nous fousons C'est des âmes, des humains, des humains qui sont à l'état animal, qui n'a pas atteint l'état humain sans même parler de l'état angélique. Comprenez Parce que, est-ce que, est que nous, on peut devenir des anges Non. Par contre, Allah Azza wa Jalla, il a mis l'être humain entre l'ange et entre l'animal dans sa nature. Ça veut dire, l'être humain, il a l'aspect physique, Le corps de l'être humain Le corps il cherche où Il cherche quoi exactement Lorsque le corps Bon on a les deux composantes On a le corps et l'âme Lorsque le corps l'emporte C'est lui qui contrôle Qu'est-ce que le corps il cherche Les passions ça veut dire Où exactement La terre M'arakallah N'est-ce pas Le corps il ne cherche que ce qu'il y a sur cette terre وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَىٰ الارض استمعوا بي على الايه الله عز وجل يد يقول عليهم نبئ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هوا الله عز وجل parle de quelqu'un qui Allah عز وجل a donné la connaissance connaît la religion et tout mais qui ne l'a pas utiliser cette science pour monter vers le haut, pour se rapprocher d'Allah l'Azodem. Non, Achleda il-Ard, il a voulu s'attacher à la Terre. Donc le corps, il invite à la Terre. C'est pour ça l'être humain, qu'est-ce qu'il aime L'être humain, lorsqu'il est très matériel, il aime quoi Le plaisir de la Terre. Plaisir de la Terre, qu'est-ce qu'il aime posséder, l'être humain hmm? Une maison, donc déjà c'est ça, je veux avoir mon terrain, ma maison, puis après ça, une autre maison, et après ça devient un château. C'est la terre, et la nourriture, et le contrôle, et il y en a qui sont des, des rois et des dirigeants, et ainsi de suite, et là ils vont contrôler le pays, Mais comme on connaît à travers l'histoire, certains rois vont faire des guerres pour prendre de l'expansion, prendre des terres, donc ça c'est lorsque l'être humain, il est limité à son côté matériel, son côté physique. Allah Azzawajal nous a donné le côté qui est aussi notre âme. Notre âme. L'âme, elle tend vers le niveau angélique, vers le ciel. Le loup, vers le ciel. C'est pour ça que l'âme du croyant, lorsque le croyant va mourir, l'âme du croyant, elle monte vers Allah subhanahu wa ta'ala lors, lors de la mort du moment de la mort l'âme du croyant elle va monter vers Allah subhanahu wa ta'ala l'être humain bien sûr il n'y a pas un être humain qui est juste un corps il n'y a pas aussi un être humain qui est juste une âme donc l'être humain ne peut jamais devenir ne peut jamais être un, un ange c'est pour ça que on a déjà parlé de ça je pense tout au fait au début ça fait plusieurs mois Il faut en parler parlé de la question, encore une fois, quand on a fait une petite introduction sur la spiritualité. La spiritualité en islam, numéro 1, c'est quoi Parce que la spiritualité en islam, bien sûr, elle se base sur le Qur'an, le sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais la spiritualité en islam, elle vise à parfaire un être humain, pas de faire de l'être humain un ange. De ce fait, toutes approche de spiritualité. Parce qu'il y a des gens qui, à travers l'histoire, et pas juste en islam, même dans d'autres doctrines, parfois des doctrines qui ne croient même pas en Allah, mais qui voient la spiritualité comme une façon de devenir parfait ou meilleur, et ainsi de suite, dans plusieurs cultures asiatiques, et ainsi de suite. Mais la spiritualité en islam, elle ne vise pas à transformer l'être humain en un ange. Parce que l'être humain ne va jamais devenir un ange. Elle vise à aider l'être humain à être un bon être humain. Et de ce fait, elle prend en considération la réalité de l'âme ainsi que la réalité du, de quoi Du corps. Spirial... Je, je, je suis certain qu'il y a des personnes qui sont peut-être venues dans d'autres séances qu'on a fait ou depuis le début ou autre chose qui ont entendu. La discussion va être sur la spiritualité. Ça veut dire on va entrer dans cette salle ici. On va sortir du monde dans lequel on vit. On ne va pas du tout parler de ce qui se passe à l'extérieur. On va juste parler de moi et de mon âme et mes pensées. Ça, ça n'existe pas. Parce que ça, c'est une approche qui est complètement théorique. On ne peut pas dissocier ton âme de ton corps. Ton corps, il est présent. Et même si tu es venu ici pour un cours de spiritualité, qu'on va parler ici de l'âme et juste de ton âme et ainsi de suite... Si tu es arrivé ici et qu'en arrivant ici, tu constates que tu es très malade ou tu as un virus ou autre chose et tu vas avoir très très mal, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas sortir de la salle. Comprenez Tu ne vas probablement pas continuer le, le cours avec nous. C'est parce que ton corps ici ne permet pas à l'âme de d'être complètement concentré donc Allah a fait de nous des êtres humains qui sont. c'est pour ça qu'en islam les trois personnes qui sont venues chez le prophète qui ont dit moi je jeûne toujours je ne mange jamais l'autre il dit moi je prie à chaque nuit je ne dors jamais et l'autre il a dit moi je ne vais jamais me, me marier je vais être dédié à l'adoration le prophète sallallahu alayhi wasallam il leur a fait signifier que leur chemin c'est un chemin d'égarement C'est clair. Il a dit « Moi, je jeûne parfois et je ne jeûne pas d'autres jours. Ça veut dire à l'extérieur de Ramadan, bien sûr. Il a dit « Moi, je dors et je prie la nuit. Et je me marie. »« Et celui qui ne suit pas ma voix, je me dissocie de lui. » Parce que ce n'est pas la voix d'Allah, sauf si c'est la voix du prophète, c'est clair. Parce que toute autre voix, ce n'est pas une voix qui s'adresse à l'être humain. Et on a mentionné, je sais qu'on a déjà parlé de ça dans notre halakha mais encore une fois, parfois on se perd avec beaucoup de contenu, et ainsi de suite, et c'est pas tout le monde qui est là depuis plusieurs mois, donc parfois on retape les mêmes points, mais c'est important de les comprendre. Même notre perception d'un bon croyant. C'est quoi un bon croyant pour nous C'est quoi un bon musulman pour vous À fois, le juste milieu. Qu'est-ce qu'il y a aussi Le fameux juste milieu. Mais quelque chose de qu'on crée. Il se repent. Donc, s'il se repent, ça veut dire qu'il fait des, des erreurs. Il y en a déjà mentionné Ayat là-dessus. Donc, un bon croyant, ce n'est pas quelqu'un qui ne fait pas des erreurs. Ça n'existe pas. Si quelqu'un te dit, moi, je ne pas d'erreur, soit c'est un menteur, c'est ou c'est un jahil, un ignorant, il ne connaît pas sa religion. Il ne connaît pas c'est quoi les, les, les, les, probablement qu'il est en train de faire de grandes erreurs sans même le savoir. Vous comprenez Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Donc, un bon croyant, ce n'est pas un être humain parfait, infaillible. Est-ce qu'un bon croyant, ça peut lui arriver de faire du mal aux autres Oui, mais pas, pas du mal grave. Ça veut dire faire du mal à l'un de ses proches, l'un de ses amis, ainsi de suite, avec un mot qui n'a pas pris au sérieux, avec, une, avec une, un mauvais jugement, autre chose, mais qu'après ça, il va, va s'excuser, il va réparer, vous comprenez Donc, ça, c'est incroyant. Mais il y a une différence entre ça et entre un criminel, bien sûr. C'est toute une différence entre quelqu'un qui, ça lui arrive de faire du mal, de blesser quelqu'un avec une parole, autre chose, mais après ça, parce que c'est un moment de faiblesse ou d'oubli ou de colère, exceptionnel, que la personne répare par la suite et demande pardon et ainsi de suite. Est-ce que le croyant, ça lui arrive de prendre des mauvaises décisions? Oui. De ne pas connaître certaines choses de la religion? Oui. C'est clair. Non, l'islam n'est pas, pas ici pour, pour, pour faire des êtres humains qui deviennent comme des anges qui marchent sur cette Pourquoi Parce qu'Allah, Azzauddin, ne nous a pas créés pour être ça. Et on ne peut pas devenir ça. C'est clair Donc, déjà ça, c'est le premier point ici important, ou bien parmi les premiers points importants dans la spiritualité, comprendre que l'être humain, c'est une âme et un corps. Tu ne dois pas ignorer ton corps. Et les besoins de ton corps, tout comme tu ne dois pas aussi ignorer ton âme, Et c'est ton âme qui doit être le chef, le boss, et pas ton corps. Et ça doit être au centre de tes intérêts, sans oublier le corps et ses droits. Comme il a dit Abu Darda, radiyallahu anhu, « badani matiyati ». Il a dit « mon corps, c'est mon véhicule ». Ça veut dire « oui, c'est l'âme qui est la plus importante, mais c'est quoi le porteur de l'âme ?» C'est le corps, il faut aussi le prendre en charge, parce que c'est le porteur de l'âme dans cette vie du bâhman. Donc, ces personnes ça, ces personnes ici, pour revenir aux personnes qui ont cette première perception, c'est des personnes qui ont une perception complètement animale de la vie. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire les harams, de désobéir à Allah. C'est parce que le plus important pour, pour ces personnes-là, c'est de combler leur passion et de répondre aux besoins de leur corps, coûte que coûte. Et c'est pour cela, nous disons ici des, des, des exemples. Femin hon men Il y a parmi ces personnes-là des humains qui ont une personnalité d'un chien. Pourquoi une personnalité d'un chien? Il nous dit ici oss gå för att ta en som liknar en hund. Låt oss gå för att ta en som liknar en hund mort qui pourrait suffire à nourrir 100 chiens, 1000 chiens. Il va prendre le dessus, il va déclarer que ça c'est son territoire et il va interdire aux autres de s'en rapprocher. Mais pour lui-même, il va le manger, que ce soit quelque chose de pur ou bien d'impur. Vous comprenez Ça c'est l'exemple d'un être humain encore une fois, qui cherche jusqu'où l'argent la nourriture, ainsi de suite. Halal ou haram, pas important. Mais il cherche, mais être humain purement capitaliste. Il que tout soit à lui. Que d'autres personnes ne puissent rien partager avec lui. Plus important, l'akl, mais pas juste manger pour survivre. Non, manger, manger le maximum. Manger, manger, manger, manger. Et faire son territoire, et contrôler. Un autre exemple ici, il nous donne... Waminhuman nafsuhu himari yatun Lamtuhlaq illa lil qaddi wala alfkulama zida fiya alafi zidafi qaddihi. Il y a d'autres personnes qui sont d'une personnalité qui se rapproche de l'âne. Ça veut dire quoi? Deux choses ici Manger pour survivre Manger du n'importe quoi tant que moi je peux survivre et travailler quoi? Bon, dur, c'est dur. Est-ce que ça c'est bien Non. Barakalovik, Il n'y a pas d'ibada de un. Et aussi le deuxième truc ici, c'est quoi Il n'y a pas de... Il n'y a pas de dignité. Ça veut dire, il travaille pour autrui, il pourrait travailler pour le premier, l'exemple qu'on a donné juste avant. Tant que tu me permets de survivre, moi je vais faire n'importe quoi pour toi. Vous comprenez Prophète Ali sur la paix et hadith, un hadith authentique. Il nous a dit Allah Azza wa Jalla, il déteste celui qui est tel et telle chose, un hadith mais à la fin du hadith, il a dit "Himad bin-nahar, la nuit an la journée. Ça veut dire la journée bosse, bosse, bosse, bosse, bosse. Qu'on est que bosser pourquoi Est-ce que c'est pour se faire une fortune Non, juste pour manger. Et après ça, la nuit, il devient quoi Un cadavre, KO. Parce qu'il a tellement bossé la journée. Et le lendemain, un âne. Travail, travail, travail, travail. La nuit, cadavre. Est-ce que c'est ça ce que Allah nous a créé pour être ça Cette personne-là, est-ce qu'elle fait la salade, Isha Non. Salade, Fajr le Non, récite-le Coran, Non, pas de temps, pas de temps, pas de temps, pas de temps, pas de temps, occupé, occupé, occupé à quoi faire. Tu as trouvé un autre chemin vers le paradis, tu es en train de construire comme ça, trouver une, une nouvelle porte rapide pour entrer au paradis, tu es en train de travailler. Non, t'es en train de bosser, bosser, bosser. Et après ça, tu vas voir quoi Qu'est-ce que tu vas gagner Qu'est-ce que tu vas gagner, selon vous Est-ce que vous connaissez des personnes comme ça Est-ce que ça, ça existe aujourd'hui des personnes comme ça Ah, j'ai un travail. T'as travaillé moi pour mon avenir et l'avenir de mes enfants. Cadam, cadam, moi je suis très important. Reviens après 10, 20 ans. Vous avez trouvé la personne. Elle fait quoi Travaille, travail. Ben t'as acheté ta grosse maison, là ton gros rêve et ainsi de suite. Tes enfants, ils ont fait quoi Ils ont pris leur argent et sont partis. Et ils t'ont laissé tout seul. Ils attendent le jour de ta mort pour partager l'héritage. Même lors de ta vie, on connaît des personnes comme ça. Lors de ta vie, t'es encore vivant, es-tu tu es en train de souffrir à l'intérieur parce que tu as sacrifié ta vie pour des personnes qui ne sont même pas reconnaissantes envers toi. Il ne te reste rien du tout à part rester à l'intérieur de cette maison et regarder les murs. Alors que Allah Azza wa Jal t'a créé pour quelque chose de noble, pour que tu sois un serviteur d'Allah Azza wa pour que tu travailles pour l'au-delà et bien sûr, pour cette vie sans Allah subhanahu wa ta'ala. طيب ta ولهذا مثل الله سبحانه بمن حمله بمن حمله كتابه فلم يحمله معرفه ولا فقه ولا علما ومثل بالكلب عالم السوء. طيب c'est quoi les deux animaux qu'on vient de mentionner? Le chien et l'âne. Les deux sont mentionnés comme des exemples dans le Coran. Qui pourrait nous dire pourquoi? Ça veut dire, ces exemples, c'est des exemples de quoi exactement L'exemple de l'âne, il est utilisé pour quoi hmm? Ça nous parle de la voix, ou bien le son de l'âne, mais l'exemple, lorsqu'il y a un exemple donné. al L'exemple d'un âne, qui porte des choses. Ça c'est comme les ulama, ils disent quelqu'un qui porte la science. Ça veut dire Allah Azza wa Jal « Mathalu alladina thumma lam asfara. » Prends un âne et mets sur l'âne des secrets de toute dernière technologie que pas grand monde connaît. Est ce que l'âne va réaliser qu'est-ce qu'il est en train de porter Non, ça, ça, il ne comprend rien. Alors ça c'est l'exemple de l'être humain qui a reçu la révélation d'Allah Azzawajal. Il sait qu'il y a un livre, il sait que ouais, nous on est des musulmans, c'est vrai, oui, c'est vrai, Allah nous a envoyé un prophète, c'est vrai, il nous a envoyé même le Coran. Je, je sais qu'on a le Coran, même, même nous à la maison on l'a quelque part en passant. Hein. Mon père il est mort, il a laissé son mushaf, ça, ça je le sais quelque part. Mais est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Non. Est-ce qu'il comprend qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Est-ce qu'il cherche à comprendre pas sans souci. Sans souci, c'est manger, dormir. Deuxième exemple, c'est l'exemple du chien. Ça, c'est la ayah qu'on a mentionné tout à l'heure. L'exemple du chien, Allah azawodden, il nous l'a donné pour l'être humain qui connaît la révélation, qui connaît la religion, qui a la science, qui a la connaissance, qui a bien compris la religion, mais qui, à la place de l'utiliser pour se faire un chemin vers l'art et pour faire le bien, il s'est détourné vers cette vie du bas-monde et il a vu en la religion une façon de faire des profits et du commerce et de l'argent et ainsi de suite. Ça, c'est le business de la religion. Vous comprenez voilà. وَلَكِنْ مَهُ أَخْلَدَ إِلَى Ça, c'est comme l'exemple du chien qu'on a dit tout à l'heure. Ça, c'est quelqu'un qui veut se faire un espace dans la vie, de la puissance, et ainsi de suite. Donc là, c'est quelqu'un de féroce, c'est quelqu'un d'agressif, mais qui sait qu'il y a d'autres choses à faire. Maintenant il va se concentrer sur ce qu'il a devant lui et la puissance de cette vie du bas-monde, même si elle est impure auprès d'Allah, Azza wa «Gadabiyya hammuhu l-udwanu ala annaas waqahrohum bima wassalat ilayhi kudaratuhu». un troisième exemple ici, il y a des, des êtres humains qui ont une personnalité qui se rapproche de les animaux prédateurs, comme les lions et les tigres et ainsi de suite. Ce qui l'intéresse le plus dans la vie, l-udwan, aux autres. C'est un prédateur. Tant qu'il peut faire du mal aux autres, écraser les autres il se sent bien c'est pas juste le simple fait de se nourrir il y a des personnes qui ont une personnalité porcine comme le khinzir il nous dit il passe par une chose qui a de la, de la valeur qui est halal qui est pure même si elle est facile il ne va pas la prendre Il va aller chercher ce qui est haram, ce qui est impur, ce qui est mal. Comme il nous donne ici un exemple pratique. Comme beaucoup de personnes, Il voit les autres personnes faire le bien, mais il ne va pas regarder le bien. Il va attendre le jour où tu fais un mal, une chose qui est mauvaise, et là il va... Exactement. Ou il y a des personnes, et ça c'est encore pire. Il y a d'autres personnes, ça existe beaucoup. Il y a des personnes, c'est si en train de voir quelqu'un, ça ça existe, ça c'est une personne vraiment bizarre. Il est en train de méditer, de remarquer comment est-ce que quelqu'un se comporte. On lui dit, ça c'est un bon exemple à suivre. Il va regarder, il médite dessus, plusieurs gens. Tout le bien que cette personne-là, elle fait, il ne remarque pas ça. Le jour où une pers cette personne -là a fait une erreur, quelque chose de mal, dit ah ça c'est intéressant. Il l'a fait, je vais le faire la même chose. <rire> Il va juste faire des choses qui sont خبيث عيادا بالله عز وجل من هو على Il y a des êtres humains qui ont la personnalité d'un Parent. Plus important, c'est quoi apparence, Les apparences, apparence, le look. Ça c'est aujourd'hui encore une fois pensé la mode et je sais pas quoi. Et plus important, c'est comment j'ai l'air aujourd'hui. Paus. C'est comme s'il est dans le parc, dans un, dans un zoo. Est-ce que es, tout le monde ici a vu un parent déjà ouais. Non. Donc le parent. Est, il n'est pas là pour montrer qu'il est fort ou puissant ou autre chose, c'est juste pour montrer riche son apparence okay. et les animaux il nous dit ici, les animaux qui se rapprochent le plus de la personnalité noble c'est les chevaux c'est les chevaux et les chevaux par leur patience, en même temps leur puissance et leur force et leur dignité et ainsi de suite wa kadhali la même chose comme les moutons les gens ont tendance à penser que le mouton c'est pas bien c'est pas toujours que l'exemple du mouton c'est pas c'est pas bien le prophète allah sallallahu alaihi nous a donné l'exemple des croyants qui se rapprochent un peu des des moutons wa inna ma yaqoolu min al Al-Qasīya. Si c'est un hadith, je me rappelle pas si c'est un hadith authentique, mais c'est une citation connue chez les, les « ulama » ou « kamakad » sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple ici, c'est quoi C'est que le loup va toujours s'attaquer à un mouton qui est isolé. Donc le croyant il doit être à l'intérieur d'une communauté. Le mouton aussi, il a l'avantage « yanqad »« il va suivre » Mais le fait il va suivre, il ne va pas suivre vers n'importe quelle chose, pour manger n'importe quelle chose, même si c'est quelque chose qui est impur. C'est pour ça que tous les prophètes, ils ont travaillé dans quoi Tous les prophètes, ils ont été des, des bergers. Parce que les ulama, ils disent être un prophète, c'est quoi C'est être un leader des êtres humains vers Allah Azza wa jal, vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les êtres humains qui suivent les prophètes, c'est comme des Des moutons, c'est parce que ils sont purs, mais en même temps, ils sont faciles. Ils ne sont pas, sont pas des, des êtres durs. Ils n'ont pas la personnalité dure qui refuse de suivre et ainsi de suite. Bien sûr, pas être un suiveur à la mais ça veut dire suivre quand il y a le vrai chemin d'Allah Azza wa être quelqu'un qui est facile et qui va suivre. وَلِهَادَا حَرَّمَ اللَّهُ Omar al-Diyyi, fanns man tuggad, fanns tuggad i blömma, han var liknare. Korten är så. Så det är det så att en Islam är det förbjudet för er att äta port? Ah, det är för att vetenskapen har sagt att det finns bakterier och jag vet inte vad. Och här börjar vi att som är helt material. Même superficielle, parce que la science, la vraie science, elle est auprès près dans l'arzood. La science qu'elle découvre aujourd'hui, eh c'est des, c'est des, comment on dit, c'est layers. Ici, c'est, c'est des couches. Un jour, on découvre une chose. Peut-être dans dix jours, on va découvrir une couche un peu plus profonde, et ainsi de suite. Donc, on peut pas dire que ce qu'on connaît, c'est juste ça, la science. Qu'on connaît, c'est une petite partie de la science. Moi, ma outitum ilm, mais il la qalil. Il y a des sens beaucoup plus profonds. Les ulama, ils ont mentionné entre autres que ce que l'être humain il mange, la viande que tu manges, elle influence ta personnalité. Elle influence ta personnalité. Vous comprenez. Alors c'est pour ça Allah Azza wa Jalla, comme il nous dit ici, ولهذا حرم الله أكل اللحوم السباع وجوارحي الطير. Allah Azza wa Jalla nous a interdit entre autres, encore une fois, de manger la viande des animaux qui sont prédateurs comme Les lions, les tigres, les loups, et ainsi de suite. Pourquoi Parce que manger leur viande, entre autres, ça a une influence sur la personnalité de l'humain. Il va devenir un « Ça va devenir un humain qui va être prédateur, qui aime s'attaquer aux autres, et ainsi de suite. Oui. L'idéal Le mouton ou le cheval, tout ce qui est halal. Tout ce que Allah azzawadillahi nous dit « halal <rire> ». Oui, bien sûr, il n'y a, a pas un hadith là-dessus. Ça, c'est l'opinion de l'imam Ibn al-Qayyam, on ne va pas dire que c'est la vérité absolue, on ne va pas dire que c'est faux aussi, ça se rapproche de la vérité. Tout ce qu'Allah a rendu licite, Comprenez, tout ce qu'Allah a rendu licite pour nous, c'est pour ça même les ulémas, en passant, nous avons mentionné ça avant, bon, moi j'avais sauté cette, cette partie, mais il nous dit qu'on peut, même ce genre de, para, de parallèle, les ulémas, ils les utilisent même pour interpréter les rêves. Lorsque quelqu'un voit tel animal dans, dans, dans ce rêve, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est l'animal qui est voulu dans l'histoire. Ça peut être un humain, mais qui a la personnalité de cet animal, vous comprenez Voir l'histoire qu'il y a derrière. Comme on l'a déjà mentionné dans d'autres halaqas, on, on le répète, on le rappelle très brièvement, l'interprétation des rêves, la vraie interprétation des rêves, est très relié à la science, le ilm avoir beaucoup de connaissances dans la religion comprendre le livre d'Allah Azzawajal, le hadith du prophète c'est pas comme aujourd'hui l'interprétation des rêves, c'est n'importe qui qui interprète les rêves là, euh, devenu un, encore une fois un commerce, appeler le 1800, je sais pas quoi, 1 dollar 25 la minute, quelqu'un va vous interpréter les rêves, ça c'est du n'importe quoi pour interpréter les rêves il faut avoir un cœur qui est transparent sincère avec Allah Azzawajal craindre Allah subhanahu wa ta'ala avoir une compréhension profonde des paroles d'Allah Azzawajal et du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que les, les, les, les, les rêves c'est quoi Les rêves véridiques bien sûr, c'est pas tous les rêves qui méritent d'être interprétés parce qu'il y a des rêves qui n'ont pas, pas de sens, c'est comme on appelle ça les ulama, ils appellent ça hadithu nafsin, mais les rêves qui ont un sens c'est quoi C'est un message mais qui est codé avec des symboles avec des symboles donc on va pas toujours l'interpréter à J'ai vu un chien courir, ça veut dire, OK, tu vas voir demain un chien courir dans la rue, ce n'est pas ça le sens. Ça peut être un être humain qui a une personnalité d'un un chien. Voilà, il y avait une question Oui, Akhi. À quel moment il est important d'interpréter un rêve, à, à quel il est un rêve De ainsi on trouve quelqu'un qui a le 1 pour nous interpréter le rêve. Donc, on ne trouve pas, on ne trouve pas. L'interprétation des rêves, ce n'est pas une fatwa, ce n'est pas obligatoire, vous comprenez de deux, si le rêve, il, il a l'air il a d'avoir un certain sens. Vous comprenez Ça, encore une fois, on fait la distinction par la conscience, parfois, par la simple conscience. S'il y a des rêves qui sont toujours à ignorer. Quels, quels seraient les rêves qui sont toujours à ignorer hum Les cauchemars, mais les cauchemars, pas les cauchemars qui contiennent un message à l'intérieur. Vous comprenez Parfois, il y a un cauchemar, quelque chose qui fait peur, mais qui a l'air de contenir un message à l'intérieur. Non, les cauchemars, les ulama, ça veut dire des choses qui sont clairement de shaytan, de khayyar le shaytan, des choses qui font peur et des créatures bizarres et des bêtes et ainsi de suite. Ça, c'est à ignorer. Ça, c'est min hadithi. El shaytan. Autre catégorie de rêves à ignorer complètement, c'est les rêves qui ont un lien direct avec tes pensées lors de l'éveil. C'est clair. Donc moi, Ce soir, avant de dormir, je vais m'asseoir, j'ai une bonne idée de faire un commerce et d'ouvrir un magasin ou euh, je ne sais pas quoi. Et là, je commence à faire mes calculs, je prends une calculatrice et je commence à penser, ah, je vais l'ouvrir dans telle place et je pense que ça va bien marcher, pendant 4h, heures, 5h, heures, je suis en train de chercher et ainsi de suite, ah, je suis très fatigué, je vais dormir. Et là, je vais dormir, je me vois dans un magasin avec beaucoup d'argent qui est autour de moi et là, je me réveille le matin, j'ai vu le rêve, je vais devenir riche. Ça n'a rien à voir. Ça c'est une extension de ma pensée, hadith ou C'est normal. C'est la chose qui, qui me passionne le plus. Ça va être reflété dans dans mes rêves. C'est pas que Jal il t'a envoyé un, un message. par la suite, deuxième perception ici. Thumma ashabi La première perception c'est ceux qui ne voient dans les interdits que les passions ça c'est la perception purement animale deuxième perception al-jabr c'est quoi al-jabr écoutez ça c'est très important on va couvrir celle là et celle d'après inshallah après ça on va s'arrêter parce que les deux sont sont reliés ensemble pour ce soir inshallah al-jabr c'est relié à la question du qadar le destin d'Allah azza wa jall al-jabr jabriya ça c'est les personnes qui pensent faussement Et c'est grave, c'est pas juste une erreur, c'est faux et c'est grave, c'est un clair égarement. Il pense faussement que l'être humain, il est majbour, il est forcé de faire ce qu'il fait. Ça veut dire que l'être humain, en d'autres termes, n'a pas de volonté, n'a pas de choix. Tout ce que moi je fais, c'est simplement parce que Allah Azza wa il l'a écrit et moi j'ai aucune responsabilité là-dessus. Je me déresponsabilise de mes actions. C'est clair Alors gnudis och ma ma ma de som återvänder är de som verkligen är tvungna att göra det som de gör. Det är en sanning utanför deras kontroll. De tror att har ingen kontroll De C'est le Qadar qui m'a fait sortir, qui a fait sortir cette action de moi. Moi, je n'ai rien fait. Alors, ils disent ici l'exemple. Moi, c'est comme un outil. Moi, je suis comme les feuilles d'un arbre lorsqu'il y a le vent. Eh bien, les feuilles vont, vont trembler. Ce n'est pas à cause de moi. C'est quoi le lien ici entre, entre ça et les interdits? Ihtatju bil qadar. Lorsqu'ils font quelque chose de mal, haram, désobéissant à Allah Azza wa Jal, quelqu'un va lui dire, ce que tu as fait c'est haram, il va dire quoi? C'est l'hadar. C'est pas ma faute c'est le Qadar. <laughs> c'est le destin. Tu bois l'alcool, c'est grave, Allah Azza wa Jal a interdit l'alcool, c'est un péché majeur. C'est le destin. <laughs> pas de ma faute, hein? <laughs> Umar radiallahu anhu. Une fois, on lui a amené quelqu'un qui a bu l'alcool. Quand il était calife, le calife amirul mu'minin, alors il l'a ramené pour qu'il le punisse. Bien sûr, c'est le calife, c'est aussi un juge. Alors il dit "Qu'est-ce qui se passe T'as bu l'alcool Est-ce que on s'est trompé Est-ce que t'as eu une excuse T'as fait ça par erreur Il a dit "Non, non, non, non. Moi, j'ai fait ça. Pas de ma faute. C'est le qadar d'Allah azawajalla." Une réponse intelligent Omar radi Allahu anhu dit pas de problème Et nous on va te punir par le qadar d'Allah azza wajalla. <rire> <rire> طيب وقد certains parmi eux vont aller à l'extrême vont aller plus loin que ça écoutez ici, ça c'est l'exemple parfait du danger de la bid'a Comment ce que la bid'a, surtout bid'a érudit, bid'a dans les valeurs, dans les croyances, ça peut détruire ta religion. Il reste rien. Là, c'est en, en, en un seul instant, es, tout, tout est parti. Il y a, y a on, on peut plus te parler là. Si on règle pas ce problème, ça sert à rien de te parler du reste. L'extrême, à l'extrême, ça, ça a existé à travers l'histoire. Aujourd'hui, bon, peut-être il y a des personnes qui le disent indirectement, mais il y a eu une secte, la Jabriya, qui a existé, qui défendait ce genre de croyances. À l'extrême, ils vont dire que moi, toutes mes actions que je fais lors de ma vie, c'est une obéissance à Allah Azad. C'est parce que ça n'arrive que par le qadar d'Allah. Alors, ce que toi, tu appelles un péché, moi je l'appelle une obéissance à Allah. Parce que j'ai obéi à au qadar et au destin d'Allah Azad. Vous comprenez Et à l'extrême, à l'extrême, ça, ça arrive à quoi Ça arrive à la croyance fameuse qui existait chez certains soufis extrêmes, là. Extrêmes, vraiment extrêmes. Là, on est on est, on est de l'islam complètement. « Wahdat al-wujud ». Vous savez c'est quoi « Wahdat al-wujud » L'unicité de l'existence, ça veut dire que tout est Dieu et Dieu, c'est tout. Que tout s'en est divin et que tout est on a une partie de Dieu en nous et que tout ce que nous en fait eh c'est des actions de Dieu, c'est le qadar de Dieu c'est le destin de Dieu donc c'est la même chose il n'y a pas, pas de créature de Dieu eh bien, les créatures c'est une partie de Dieu, vous comprenez bien sûr ça c'est le kufr euh, clair et net et pur et indiscutable, par contre c'est important de comprendre pourquoi est-ce que la personne va arriver à Allah, parce qu'elle ne comprend pas le concept de qadar, de destin glisse, glisse, glisse, glis, bid'a, pri' bid'a Et là, on arrive à ce genre de, de croyances. Certains parmi ces personnes vont même trouver des excuses pour Iblis. Iblis, shaitan il y a désobéi hein mon frère quand même iblis c'est pas c'est pas de sa faute quand même c'est le qadar c'est comme c'est iblis enfin, c'est écrit qu'il soit iblis pourquoi pourquoi est-ce que vous le détestez tellement là il faut faut être ouvert d'esprit faut être généreux faut être miséricordieux n'est-ce pas alors il faut notre ami iblis là il faut être cool un, un peu avec lui donc ça ça ça ça débute d'une bid'a un égarement qui est bien bien sûr si, <rire> si quelqu'un Si quelqu'un n'a pas de haine énorme envers Iblis, il ne prend pas Iblis comme un ennemi qui est déclaré, quelqu'un qui n'est pas dans une guerre ouverte avec Shaitan, avec le Satan, avec Iblis, il ne reste plus d'islam. Vous comprenez En plus, plus rien de parler de quelque chose après, ça, ça ne sert à rien. Va, va pas dire. Pour ça, on dit toujours les, les, les fameux qu'on trouve beaucoup aujourd'hui, les fameux quick fix. Il y a des gens, il va, il va, il va aller voir, par exemple, il va voir, voir un cher, il imam autre chose. Il y a un cher, moi, mon fils, il ne fait pas la salade. Tu peux venir lui parler cinq minutes Je pense qu'un quick fix, comme, viens ici, on va te parler de la salade. Viens, viens. Ah, très bien, voilà, je ne savais pas. Merci, tu me l'as dit. En général, le problème n'est plus plus profond celui celui qui connaît pas pourquoi qu'Allah Azza wa Jalla il l'a créé celui qui connaît pas son créateur celui qui connaît pas c'est quoi le danger que iblis il il a il représente pour lui inna ash-shaytana lakum aduwwa fattakhidouhu le شيطان Allah Azza wa Jai, dit le شيطان Satan le diable il vous a pris pour des ennemis alors prenez-le pour ennemi cette vie Le pre la première chose ici qui explique cette vie, notre monde, les événements de ce monde et ainsi de suite, bien sûr après Allah Azza wa le Créateur et ainsi de suite, c'est quoi? C'est le caractère d'ennemi entre le shaitan et entre Adam Aleyhi a.s. salam Celui qui n'a pas lu l'histoire de Adam alayhi salam, la vraie histoire qui est dans le Coran, qui n'a pas compris comment ce que Shaitan il a refusé de se prosterner envers Adam et que Adam alayhi salam il a fait l'erreur de désobéir à Allah azawajel et que après ça il a fait la tauba malgré ça Allah azawajel a fait descendre sur cette terre pour être éprouvé et que Shaitan il a déclaré c'est sa mission qui va pas laisser un être humain tranquille qui va faire de son mieux pour emporter le maximum de personnes avec lui en enfer. Celui qui n'a pas compris le début de cette histoire. Après ça, le reste, ça ne va pas avoir beaucoup de sens. Ça va être des choses techniques. Pourquoi je fais la salette, moi Pourquoi tu veux que je jeûne C'est quoi ça, le jeûne, moi Entrefaites, il y a personne qui me voit et moi, je ne vais pas manger. Pourquoi Ça n'a pas de sens, vous comprenez Pour ça, il n'y a, a pas de quick fix. La religion, ça commence avec la foi, la bonne aqida, la bonne croyance. Si on ne comprend pas bien les bases, on ne maîtrise pas bien les bases, le reste, ça va être, même si ça fonctionne, comme on dit, ça va être... Shaky Grounds. C'est une terre qui tremble comme ça rapidement, tu peux glisser avec la petite épreuve et tu vas et tu vas lâcher. C'est pour ça que c'est toujours important de. Dapprendre notre religion Et ainsi och så vidare. Och jag såg wa deras skulder och deras förtroende vad som visar på deras åldrar och deras ansiktsuttryck och du hör från en av dem att de blir misshandlat och att Ce genre de personnes-là, tu vas remarquer, ça existe aujourd'hui, comme on l'a dit, sans que c'est des personnes qui s'identifient. Ils ne savent même pas que ça, ça existait comme une secte, et ainsi de suite, mais ils ont ce genre de croyances, eux, personnellement. Tu vas remarquer, entre autres, qu'il va souvent se plaindre du qadr, de ce qu'Allah a dit, « Ah, oh, moi, je n'ai jamais de chance dans la vie, moi, Allah, il ne me donne jamais comme il a donné aux autres, et ainsi de suite. » Parce que, lui, il veut, quoi il veut justifier tout mal qu'il fait, toute erreur, toute imperfection, ou il veut se déresponsabiliser de tout. C'est clair Il y a pas, pas quel... Est-ce que, est que vous pensez vraiment qu'il y a quelqu'un qui croit profondément à ça, que lui, toutes les actions qu'il fait, qu'il n'a aucun rôle dans ça Aucun rôle dans la vie Est-ce qu'il y a un être humain comme ça Les fous, tu, tu penses vraiment? Mais, mais, mais, mais, Même un fou, on ne parle pas ici à un fou, ça veut dire, là, il, il faut qu'il ne peut plus raisonner. Quelqu'un qui met du noun, bon, lui, il ne peut pas raisonner, donc on ne peut pas parler vraiment d'idées ou, ou de croyances. Mais on parle quelqu'un qui a des croyances. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment quelqu'un qui pense que moi, toutes mes actions, c'est hors de mon contrôle? Non. Parce que si quelqu'un comme ça existerait, eh bien cette personne-là n'aurait pas existé ça fait longtemps. C'est clair Parce que le jour où tu es tout seul, qu'il n'y a personne autour de toi pour veiller à ton état, et que tu es tout seul assis dans ton salon et tu dis « j'ai vraiment faim ».« Mais moi, je ne moi, peux rien faire. »« Je n'ai pas de volonté. »« Mais j'ai vraiment faim. »« Ça serait bien si, si, si, si je peux manger là. »« Mais j'ai vraiment faim. » Et là, après quelques heures, après quelques, deux, trois jours, je vais mourir de faim. Ya Allah, je vais mourir de faim. Ya Allah, moi, je ben, Ce genre de si s'il existait vraiment, c'est normal que ce ne serait pas une espèce en voie disparition, ce serait une espèce déjà disparue. C'est clair Donc, il n'y a pas un être humain qui pense comme ça. Même ce genre de personne qui disent, qui vont répéter ce genre de discours... Il, il est en train de débattre avec toi. Non, rire-moi, ce que j'ai fait, euh, je sais que c'est haram, mais tu vois, moi, ce n'est pas mes actions, c'est Allah qui a écrit ça, c'est le destin, et ainsi de suite. Là, s'il est en train de débattre avec toi, dès qu'il entend, hey, il vient, le, le buffet est prêt, présentez-vous, excuse-moi, il va courir, il va être le premier dans la ligne. C'est clair Parce que le buffet, la bonne bouffe, c'est chaud, etc. Là, il faut qu'il pousse et tout, il faut qu'il soit le premier. La promotion gratte, promotion de 3 à 3 à 10%, je ne sais pas quoi, il y a juste 3 qui restent en stock. Là, il faut qu'il aille se disputer et tout pour, pour qu'il prenne. Donc, ça, c'est une façon de se déresponsabiliser, de justifier, mais qu'à la longue, bien sûr, ça rentre dans l'inconscient et la personne commence à avoir une dualité. Parfois, il croit que lui, non, il est capable de tout. Parfois, et subhanallah, c'est parmi les choses les plus, plus malheureuses et les plus bizarres et surprenantes en même temps. Et ça, ce n'est pas limité à ce point. Plusieurs musulmans aujourd'hui, ils ont cette double personnalité. Qu'il prend le pire des interprétations de sa religion, d'un côté, pour se déresponsabiliser, mais à l'extérieur de ça, c'est une personne complètement différente. Donc un peu musulman, un peu personnalité moderne scientifique occidentale. C'est clair? Deux mondes. Premier monde, lorsqu'on parle de l'islam, il y a Achitout est entre les mains d'Allah. Moi, j'ai rien à faire là-dessus. Allah, il va faire tout et Yeah, et les frères, et les musulmans, on doit contribuer parce qu'il y a des gens dans le besoin, on doit faire sortir notre argent, il faut dépenser pour cette religion, il faut partager la religion d'Allah, il faut faire des projets pour la communauté, il faut bâtir notre nation, oui, tu sais, Allah, c'est lui qui prend en charge sa, sa, sa religion, hein, tu vois, t'as pas à t'en faire, ahi, hein. Euh, ou, ou bien, ben, tu vois, Allah, il a écrit que les musulmans, bon, ils vont souffrir, c'est comme ça, ça va rester, tu vois, il a écrit, tu veux faire quoi, on peut pas faire grand chose. Et là, il sort. Là, c'est lorsqu'il est à l'extérieur du monde islam, à l'extérieur du masjid et ainsi de suite. Là, ouais, j'ai lu un livre tellement best-seller comme ça. Dans la vie, il faut être positif, optimiste. Il ne euh, faut jamais perdre espoir. Et tel penseur, il a dit. Et tel philosophe, il a dit. ainsi de suite. Donc là, c'est deux mondes complètement différents. Vous comprenez Ou comme les musulmans, par exemple. Les... Non, non, non. Il ne faut pas... Faut pas... « Moi, mon pays, moi, mon dirigeant, notre dirigeant, là, c'est le meilleur au monde. Ouais, je sais, il fait beaucoup de mal, beaucoup d'injustice, et ainsi de suite, mais ça reste à ton sang, ne parle pas de lui, ok, moi, je n'accepte pas, tu parles de lui, et ainsi de suite. Les dirigeants, ils sont sacrés, et ainsi de suite. » Il va dire ça, mais après ça, il va sortir à l'extérieur. « Regarde, en Occident, ils sont tellement avancés, là, ils ne sont, sont pas comme nous, nous, on est des gens à rien, à rien. À... » Donc, c'est lui qui il détruit d'un côté... Mais il de, il va de l'autre côté pour blâmer le mal dans lequel lui il est en train de contribuer, il le blâme sur la religion elle-même et l'utilise pour dire regarde les autres ils sont meilleurs que nous comprenez cette double personnalité ça c'est parmi les problèmes que quelqu'un est perdu entre deux mondes entre deux croyances entre deux systèmes de valeurs l'être humain l'arzouddin lui a donné un seul cœur taille une dernière partie inshaAllah avant de finir inshaAllah juste un autre dix minutes parce que c'est relié au qadar Troisième perception, Donc, qui pourrait nous rappeler les deux premières perceptions qu'on a couvert jusqu'à maintenant Perception animale vis-à-vis -vis de la désobéissance. Deuxième perception, c'était quoi Djabr, on est forcé. La troisième perception, c'est le contraire. مشهد القدريه النفاه يشهدون ان هذه الجنايات والذنوب ça c'est ceux qui perçoivent que ce que eux ils ont fait ça vient de moi-même même le mal même le haram c'est moi qui l'a fait le bien c'est moi qui l'a fait Allah azza jal faut pas lui qui a écrit ça Ça c'est les faire. ceux qui rejettent le qadar, et ça aussi ça a existé. Cette secte-là, elle a existé, même si elle était beaucoup moins prédominante que la première à travers l'histoire de l'islam. Ceux qui rejettent le qadar, ne croient pas en le qadar. Ils disent qu'Allah Azza wa ne peut guider personne. Et qu'Allah Azza wa il guide seulement en nous montrant c'est quoi le chemin de la vérité. Est-ce que nous on se limite à ce point Notre croyance dans le qadar, est-ce que nous en croit qu'Allah azawajal s'a guidé, c'est juste de nous montrer le chemin de la vérité Non. C'est quoi le, le point qui vient après De demander donc ça, de, c'est de notre côté notre ribada, Mais Allah azawajal, son qadar, il nous montre le chemin de la vérité, mais aussi quoi Il le facilite. Il le met, il l'implémente à l'intérieur du cœur de la personne. Allahumma äti nafsi taqwaha wa zakkiha an takhayru man zakkaha comme le prophète alayhi salatu wassalam il disait dans son doa, c'est clair est-ce qu'on peut faire le bien sans que Allah azza wa jal nous aide non, c'est pour ça que dans surat al fatiha qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on commence au tout début dans notre salat on dit quoi et dina mustaqim mais avant et dina surat al-mustaqim iya ka On fait la ibada d'Allah al unique, tout seul, mais aussi on demande l'aide d'Allah al Tu ne peux pas adorer Allah al sans son aide, sans son assistance. Ça c'est le sens de la hawala wa la kueta Donc l'islam, c'est la beauté de cette balance entre les deux. Et ça, encore une fois, cette question du Qadab, surtout sur ce point, elle est très importante. Parce que, comme on a mentionné, À travers l'histoire, chez les êtres humains en général, il y a deux tendances. Il y a les êtres humains très pessimistes, très négatifs, qui croient que tout est à l'extérieur de leur contrôle. Même, même ceux qui ne croient pas en Dieu dans leurs paroles, même ceux qui ne vont pas parler du qadar ou croire en le qadar et ainsi de suite. Ceux qui croient par exemple aujourd'hui que tout est un complot conspirationniste. Un jour, Inch'Allah, on va faire un, Inch'Allah, une halaqa sur le conspirationnisme. C'est quoi la position de l'islam C'est très important. C'est relié au qadar et ainsi de suite. Alors, personnes qui sont conspirationnistes à l'extrême et croient que tout est à l'extérieur de leur contrôle. Moi, je n'y peux rien. Il y, y a quelque chose dans ce monde d'efforts et ainsi de suite. Après ça, chacun va les détailler à sa, à sa façon. Mais c'est des personnes qui sont très négatives. Vous comprenez Très, très pessimistes. De l'autre côté, Il y a le fameux discours positiviste, qu'on a beaucoup aujourd'hui. Ça, c'est le fameux « power, uh, empowerment, uh, je sais pas quoi » et ainsi de suite, « training, how to be the most successful person in 15 minutes, how to be the next, next day millionaire, how to be... » Ça, c'est le fameux discours hyper-positif aujourd'hui, qui te donne une vision tellement idéaliste du monde, que you can control it you can make the impossible become imp become possible never say it's impossible the ansid suite alors en islam ce n'est notre vision de le qadar on est ni la première ni la deuxième Allah azza wa jalla il a dit liman sha'a minkum an yastaqim illa ay sha'a Allahu rabb al alamin Allah azza wa jalla nous a accordé une volonté nous avons une mashia Nous avons une volonté. L'être humain ne peut pas dire qu'il n'a pas de volonté. C'est pour ça qu'on fait la différence entre des actions volontaires et des actions involontaires. L'être humain, il sait qu'il y a des actions involontaires. Donc, s'il y a des actions... Si, si quelqu'un, te dit « Garde tes yeux ouverts. » Allez, reste, garde tes yeux ouverts. Alors, quelqu'un peut les garder pendant 5 secondes, un autre pendant 10 secondes. Quelqu'un va mettre un son, va faire une claque, autre chose devant tes yeux et tu vas fermer. « Non, ferme pas, je t'ai dit. » Tu vas dire, je ne peux pas, ça se ferme par soi-même. C'est une action involontaire. Si c'est involontaire, c'est parce qu'on a d'autres actions qui sont volontaires. Mais ces actions volontaires aussi, elles sont sous la volonté d'Allah. Nous avons une volonté mais la volonté qui domine c'est la volonté d'Allah on croit en ces deux volontés qu'est-ce que cela nous donne ça nous donne d'être responsable parce qu'on a une volonté on est responsable de nos actions ça nous donne aussi la, le concept qu'il n'y a pas de conspiration absolue externe parce que toute autre force à part la force d'Allah elle est limitée que parfois ça fonctionne parfois ça ne fonctionne pas c'est clair ça nous donne aussi que On est optimiste, on est très optimiste, mais notre optimisme est relié à quoi? À notre relation avec Allah Azza wa Jal, et notre optimisme on appelle quoi? Le? Tawakkul, la confiance en Allah Azza wa Jal, c'est clair? Parce que moi, j'ai confiance... On va avoir... Je pense tout un chapitre sur ça... Penser du bien d'Allah... Avoir la certitude en Allah... C'est pour ça qu'on fait le dua et ainsi de suite... On est optimiste... Mais optimiste... Pas dans le sens que je peux créer moi comme ça... Je peux créer le lendemain comme je le veux... Il y a Allah, demain je veux avoir telle chose... Je veux comme ça que ça se passe... Non... Parce qu'Allah a créé des choses dans cet univers... Qui dépasse ma volonté. Je sais qu'au fond, ce que Lazaudel il va écrire, ça va être le bon pour moi. Par contre, le bon, il n'est pas limité dans la vie du bas monde. Il faut voir plus large. Ça atteint aussi le la vie de l'au-delà. C'est clair. La, les théories de l'influence aujourd'hui influence, leadership, etc. Comment faire de toi un leader en 30 jours et là tu vas être une grande personne d'influence, tu vas influencer toutes les personnes autour de toi, savoir comment les convaincre. Non, ça ne marche pas à 100%. Il n'y a rien qui fonctionne à 100%. Parce que s'il y avait des leaders, les meilleurs leaders, c'est les prophètes, il y a des prophètes qu'il n'y a personne qui a voulu les suivre. « Il n'y a personne qui a ça dépasse leur contrôle ils ont une volonté, ils font de leur mieux mais Allah Azza wa Jal a écrit que ah, telle personne va être guidée, telle personne ne va pas être guidée pour une sagesse que Allah Azza wa Jal il connaît. alors un dernier 5 minutes subhanahu wa ta'ala och att Allah almighty inte har bedömt det för dem och inte har skrivit det, och de bekräftar att han har i Allahs makt vad han vill och att han vill vad han inte har, och att de följande är skapade för sina handlingar utan Allahs vilja. Så problemet med säkert dessa tendenser är att de personer som ser att de har att de quelqu'un pourrait nous dire mais c'est bien, ça responsabilise les gens non alors ça implique, c'est en train de dire indirectement qu'il y a des choses qui arrivent dans cet univers qui dépassent la volonté d'Allah Azza wa parce que tel a désobéi à Allah alors que Azza wa il ne voulait pas vous comprenez c'est pour ça quelqu'un il a dit à l'un des ulama l'un des qadari il a dit subhanallahadih Allah Azza wa Jalla n'accepte pas le fahsha ça veut dire ce qui arrive comme fahsha ça n'a rien à voir avec le, les choses immorales ça n'a rien à avec le destin d'Allah Azza alors lui a dit le alim subhanallah la yakuno fi mulkihi illa ma yasha Allah Azza wa Jalla subhanahu il n'y a dans son univers que ce qu'il veut attention si tu dis qu'il y a des chances qui arrivent dans cet univers alors qu'Allah Azza wa Jalla ne les veut pas kafarta t'es sorti de l'islam parce que tu viens de croire en un deuxième créateur qui est parallèle avec Allah Azzawajal, tu es tombé dans le polythéisme, comme les fameuses personnes qui croient en Dieu du bien, le Dieu du mal, la lumière, et les ténèbres, c'est clair, dualité, ça c'est deux dieux. Donc déjà on est tombé dans Al-Shirk. « Et al ce qui m'a apprécié de l'amour de l'amour et bihi. Ça c'est des personnes, attention, là on commence à se rapprocher, on s'éloigne des sectes, on parle de ce que nous avons dans notre vie de tous les jours. Ça il nous dit, l'imam Ibn al-Qayyim, c'est des personnes qui malheureusement, rarement, se tournent vers Allah Azza wa pour demander son assistance, sa guider. Parce qu'ils ne sentent pas de faiblesse qu'Allah Azza wa intervient dans les actions. C'est clair, il dit oh, moi le mal que je fais c'est ma faute à moi, c'est pas Allah Azza wa qui va me changer vers une meilleure personne. Et moi, le bien que je fais, c'est parce que je travaille fort et je suis déterminé, ainsi de suite. Encore une fois, plusieurs musulmans, ils parlent comme ça. Ils pensent que, bon, moi, je suis déterminé, ça va arriver. Moi, je suis quelqu'un de bien, je sais que je vais toujours faire le bien. Non, c'est Allah Azza qui peut raffermir ton cœur, sinon tu vas être égaré du chemin d'Allah Azza wa Écoutez bien ça. Wa ash-shaytanu det drabbar inte någon. Det är inte någon som är sådan här. Det är inte någon som är sådan här. Det är inte någon som är sådan här. Det är inte est plus sous les attaques de shaitan, toujours à le pousser à faire le haram, que quelqu'un qui n'est pas un croyant, complètement égaré du chemin d'Allah. Pourquoi Parce que le premier, parfois shaitan, il sait que mission accomplie, accomplished, parce qu'il sait, que cette personne-là a adopté le chemin de, de Jahannam, de l'enfer. Alors pourquoi on nous dit ici ahadaha annahu yuqirru fi qulubihim sihhatdhalik wa annahum tarikun adh-dhunub walkaba'ir allati yaqa'u fiha sunnah de a ce que le shaytan il veut leur dire regardez vous faites pas le haram faites pas les choses qui sont interdites parce que vous croyez que ça vient de votre force alors que les autres qui disent en demande l'aide d'Allah azza wa Plus de haram que vous, comprenez Alors, Satan, il est en train de raffermir leurs croyances en leur faisant croire qu'ils sont infaillibles, qu'ils ne font pas de mal parce qu'ils sont juste trop bons. C'est clair Est-ce que, est-ce que le point est clair Allez. Le deuxième point c'est Al-ヌ يَسْتَادُ عَلَى أَيْدِيهِمْ الْجُهَالُ فَإِذَا رَأَوْهُمْ أَهْلَ عِبَادَةٍ وَزَهَادَةٍ وَتَوَرُّعٍ عَنِ الْمَعْاصِ وَتَعْظِيمِ اللَّهَ قَالُوا هَؤُلَاءِ أَهْلُ Parce que si le shaitan va les utiliser comme un aimant pour attirer les ignorants, les gens qui connaissent pas leur religion et qui sont ignorants et ainsi de suite, ils vont dire regardez, ils sont tellement pieux. Ça veut dire que ce qu'ils disent c'est vrai, c'est que le qadar ça n'existe pas. Parce que ça c'est le religieux. Vous comprenez C'est toujours, on le rappelle, la religion c'est pas juste avec certaines pratiques, ou bien certains aspects comme ça. Vous comprenez Quelqu'un pourrait avoir une grosse barbe comme ça, vers la terre un gros turban sur sa terre sur sa tête des habits tellement comment dire rathon tellement simple et ainsi de suite tellement comme ça il marche tellement modeste et il veut rien il veut pas et auprès d'allah zoodène il est presque comme pharaon pourquoi Pour des raisons comme ça, si quelqu'un ne croit pas en le qadar, ne croit pas qu'Allah a écrit toutes choses et qu'il maîtrise toutes choses, subhanahu wa ta'ala, il ne vaut rien pour Allah, c'est clair. Donc il ne faut jamais se limiter juste à des apparences, au contraire, parfois shaitan c'est à travers ces apparences-là qu'il va égarer la personne encore plus pour que la personne se sente encore une fois sur le droit sur le rätta väg. Ta'ib. alors för att sluta Subhanahu wa taala. Alors pourquoi att varför de människor som är på den sanningen, de människor som är på den sanningen, vilket är att de människor som är på den sanningen, de människor som är på den sanningen, de människor som är på den sanningen, de Mais les gens de la vérité qui croient en Allah wa zawodel qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, ils comprennent qu'Allah il a écrit toutes choses et qu'il maîtrise toutes choses même lorsque ses serviteurs lui désobéissent. Pourquoi Parce qu'il y a une hikma derrière, une sagesse derrière. Il nous mentionne beaucoup de points, on va mentionner juste 2-3 trois points en trois 3 minutes à peine mais juste je vais vous référer si vous n'avez pas oublié on avait fait une fois toute une halaqa c'était une partie du chapitre sur le repentir sur la raison derrière les péchés pourquoi est-ce que les péchés existent vous vous rappelez on a fait une halaqa sur ça pourquoi est-ce que l'être humain il commet des péchés On avait, pourquoi est-ce que même le croyant pourrait commettre un péché pourquoi est-ce qu'Allah a fait en sorte que ça, ça existe et qu'il y a une différence entre ce que Allah a écrit dans le qadr Et ce que Allah wa ta, a écrit dans sa religion, ce qui est dans la religion, c'est ce que Allah azawajillah aime. Ce qui est dans le qadar, ça c'est pas le halal et le haram, le destin. Ça c'est ce qui va arriver dans les faits. Et lorsque quelque chose elle arrive dans les faits, ça ne veut pas dire qu'elle est halal. Ça veut dire qu'elle est arrivée. Allah il l'a écrit pour une sagesse. Il y a une raison bien particulière. Comme par exemple les les, les exemples qui nous mentionnent ici. Fakam fil ardimin Ayatin bayina Dallatin ala Allahi wa ala sidri rusuli Parfois certains péchés Sont là pour engendrer des bonnes œuvres. C'est clair Certains péchés On a déjà mentionné ce point en détail Encore une fois l'autre fois On a dit que parfois Pour le cas du croyant Allah Azza wa Jalla pourrait Lui écrire un péché Pour faire sortir de lui Des montagnes de Bonnes œuvres par la suite c'est clair, ah, ça arrive, il y, a, il y a parfois des gens, regardez, parfois des gens font tellement de mal et des choses haram et ainsi de suite, un jour il dit moi j'ai tellement fait de choses haram, je veux, je veux juste faire le bien alors euh, donnez-moi un conseil qu'est-ce que je peux faire, moi je veux vraiment devenir une bonne personne, juste dites-moi quelque chose dites-moi, quelqu'un va lui dire mais Akhi, va prendre le Coran je peux apprendre le Coran est-ce qu'il y a une place, oui va juste t'inscrire à telle place Il va apprendre. après 5 ans, 6 ans il devient Hafez de Coran Comprenez Que si le premier jour, c'était juste un musulman normal, il aurait dit, ah, moi, je suis un musulman, je n'ai pas fait de haram, je vais pas prendre apprendre le Coran. C'est clair Ou Il va faire un, un don. Moi, moi j'ai fait tellement de mal, regarde, j'ai trop d'argent, je me suis fait trop d'argent, mais ça ne me sert à rien. Est-ce qu'il y a des personnes dans le besoin Je veux juste vraiment aider des personnes. Tout de suite, là, je veux aider parce que je veux qu'Allah, Azza wa il me pardonne. Donc, le péché pour le croyant, il a des raisons. Et même le péché qui sort du mécréant, il a aussi des, des raisons de l'autre côté qui sont bonnes pour, pour le croyant. Les prophètes, les messagers, les gens qui sont pieux et se rapprochent tellement d'Allah Azzawajal juste en étant patient, endurant, envers le mal des mauvaises personnes, que les mauvaises personnes leur font. Les mauvaises personnes te font le, le mal, toi tu es patient, tu te rapproches d'Allah Azod. Ta foi, elle, elle augmente et elle, elle monte. Les malaïka, dernier exemple ici pour aujourd'hui, les malaïka, les anges, ils craignent Allah Azod tellement, ils sont tellement soumis à Allah wa depuis le début de leur création, mais aussi plus particulièrement, Après qu'ils ont vu que Iblis qu'il était avec eux et qu'il était en apparence un adorateur pieux de Allah Azawajal, mais que il a désobéi à Allah Subhanahu Wa Taala et il est descendu au pire des créations. Alors les malaïka alayhi Musta'lim, ils craignent encore plus Allah Subhanahu Wa Taala. Vous comprenez? Donc Allah Azawajal, il a une raison dans toute chose. Il a une hikma. Ça ne veut pas dire que nous en comprenons cette hikma. Comprend le principe en tant que tel. On ne peut pas avoir et on le rappelle toujours. Et je je vais clore avec ce point, inchallah On le rappelle toujours. Le point numéro un pour comprendre le qadar, le destin. Point numéro un de départ, c'est quoi De se rappeler que le qadar, c'est quoi C'est la volonté et la sagesse et le savoir d'Allah Azawajjal. Chercher à avoir des réponses à toutes les questions du qadar c'est dire je veux avoir la science d'Allah c'est clair, donc le point numéro 1 c'est que, on ne peut jamais avoir des réponses à toutes les questions de Qadr, ce qu'on a c'est des points de référence qui sont complètement logiques, qui sont dans le Coran, souvenez du prophète sallallahu alayhi wasallam, dont le fameux verset qui nous dit que nous avons une volonté, mais que notre volonté elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala est-ce qu'il y a deux trois questions rapides sur le sujet inshallah avant de clore Tout est clair pas de question Taïb subhanahu wa ta'ala on va s'arrêter là la semaine prochaine inshallah azza wa jalal on devrait pouvoir finir avec ce qui nous restait de tauba ta allah ta'ala a'la wa a'lam subhanak allahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atub